La Fête de la Musique. Du 17 au 21 juin, toutes les musiques s'invitent aux quatre coins de la Wallonie et à Bruxelles avec des centaines de concerts gratuits et des animations pour petits et grands. Tous les lieux et le programme complet sur fete-de-la-musique.be. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Sabam Fort Culture, Sud Presse et Grand Casino bruxelles Village. Vous écoutez Vivacité les 8h30. Vivacité. Le Journal des Sports. Avec Arnaud Montero. Bonjour Arnaud. Euh, bonjour Serge. Ah, et bonjour Steve. Steve. Mal eh je suis, le garçon je ce je suis matin pas, oui, Je ne suis pas très, pas très réveillé Bon, Vous êtes bien Arnaud Montero euh, Oui c'est bien moi à Du moment que vous, vous sachiez qui vous êtes c'est le principal bon. Mais je vous avoue que c'est un peu la course hein, ce matin C'est vrai, c'est vrai Alors le monde du sport est en deuil ce matin La légende de la boxe Mohamed Ali est mort à l'âge de 74 ans Mais oui c'est ça, c'est pour ça que c'est un peu la course ce matin ouais. euh, Mohamed Ali est décédé cette nuit Il disait de lui sur, que sur le ring Il volait comme un papillon et qu'il piquait comme une abeille, c'est vraiment l'image qu'on a envie de garder de lui. Une image un petit peu de légèreté, car les plus jeunes d'entre nous ont sans doute en tête un Mohamed Ali, tremblant, qui allume la flamme olympique ouais. au JO d'Atlanta en 1976, tremblant à cause de la maladie de Parkinson. Évidemment, mais Mohamed Ali volait véritablement sur le ring. La légèreté de ses mouvements contrastait avec la lourdeur de ses coups. Mohamed Ali, c'est quand même 61 combats, dont 56 victoires et dont aussi 37 KO. Il a perdu le combat du XXe siècle face à Joey Fraser, mais il a gagné le combat de la jungle à Kinshasa au Congo face à George Foreman récupérant ainsi son titre de champion du monde. Et puis Mohamed Ali, c'est aussi des convictions, c'est pour ça, c'est pour la religion qu'il a changé de nom. Cassius Clay est devenu Mohamed Ali à l'époque, et c'est pour ses convictions-ci qu'il a refusé d'aller faire la guerre au Vietnam et qu'il a été déchu de ses titres dans les années 70. Un clin d'œil du monstre de, de la boxe qui était Cassius Clay, alias Mohamed Ali. Bon, Un autre qui a des convictions, c'est le sélectionneur des diables rouges, Mark Wilmot. Mais oui, il est parfois un peu têtu, hein. notre ami Mark Wilmot mais hier il a un peu surpris les journalistes, il a changé d'avis, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez mais quand il a annoncé sa sélection pour l'euro, Mark Winmotz a annoncé que Jason Denayer remplaçait Vincent Kompany et donc qu'il serait le patron de la défense des Diables Rouges, Eh mmh. bien ce ne sera pas le cas finalement à l'euro Jason Denayer ne va pas être aligné en défense centrale mais en tant que défenseur droit alors pourquoi cette décision Mark Winmotz nous l'explique Mais C'est les conclusions que j'ai tirées que évidemment pour un jeune comme Jason diriger une défense je pense que ce n'est pas possible, pas à son âge quand il a quelqu'un avec beaucoup d'expérience à côté de lui ça se passe beaucoup mieux parce que quelqu'un le dirige et je vous parle de ça pour les remontées défensives même s'ils ont fait tous les deux pour moi un bon match en défendant en avançant mais je remarque qu'il n'y a pas quelqu'un qui commande donc j'ai besoin de quelqu'un qui commande cette défense et qui a de l'expérience c'est pour ça qu'il faut toujours prendre un peu de recul et son temps, c'est pour ça que les matchs amicaux sont faits pour regarder, pour analyser, et puis prendre des meilleures décisions pour le collectif. Bon, alors, avec tout ça, on ne sait toujours pas qui est le patron de la défense, <rire> mais ce sera Toby Alderweireld, il va être placé en défense centrale, Jason Denayer va sans doute être euh, mis sur le côté droit, euh, défenseur droit, mais bon, demain, contre la Norvège, on ne verra pas cette défense-là, puisque Thomas Vermalen est blessé, il a une toute une légère contracture, on ne va pas prendre de risque avec lui et donc il ne sera pas aligné. Donc on ne va pas voir la défense type demain contre la Norvège. Ce sera le jour, euh, le jour J à l'Euro. Le jour J contre l'Italie, je pense que c'est le 13 juin de mémoire. Euh, face à l'Italie, on verra enfin la défense type de Diable Rouge, en espérant qu'elle tienne la route. En terre lyonnaise. Dans <rire> une semaine, on aura <rire> joué le premier match de l'Euro, mais il n'y a pas qu'en France que les stars du ballon rond se disputeront un trophée. Mais oui, on va aussi jouer Outre-Atlantique et on va disputer aussi là un tournoi continental, c'est la Copa America. Elle a commencé. C'est cette nuit aux états unis La compétition a 100 ans Et on a donc mis les petits plats dans les grands Lise Quand les plus grandes stars du foot Débarquent aux états unis C'est l'une des plus grandes stars américaines du basket Qui assure leur promo Kobe Bryant en personne Messi yeah, Suarez, no doubt Rodriguez, Chicharito, Sanchez Yes, yes and yes. Le déménagement aux States, c'est une première pour le plus vieux tournoi de football au monde, créé 12 ans avant la Coupe du Monde. En temps normal, la Copa América rassemble 12 pays selon une périodicité variable. Cette fois, 16 équipes se disputeront le titre, dont plusieurs pays de la zone CONCACAF, les états unis devant leur public, ou encore le Costa Rica et Haïti, avec Réginal Goreux, le joueur du standard. L'an dernier, ce sont les cordes vocales des commentateurs chiliens qui ont le plus souffert avec cette victoire finale au tir au but contre l'Argentine. Léo Messi et ses équipiers retenteront le coup cette année. Les Argentins courent toujours derrière un titre majeur, 23 ans après leur dernière victoire en Copa América. L'Uruguay, pays le plus titré dans la compétition avec 15 victoires, devra se passer de Suarez en début de tournoi. Il est blessé alors que le Brésil jouera sans Neymar qui se réserve pour les Jeux Olympiques de Rio. Ah, c'est l'ambiance copa america ouais. elle débutera euh, euh, le 26 juin en fait en tennis on connaît les affiches des finales à Roland Garros à Roland Garros c'est un peu plus calme dans les tribunes euh, un peu plus calme un peu plus fautré et sans, sans doute à cause de, de la pluie c'est ouais. un petit peu une catastrophe hein, c est, c est, c est cette édition de Roland Garros mais toujours est-il que les finales vont se jouer aujourd'hui enfin la finale d'âme va se jouer aujourd'hui mm. euh, ce sera Garbine Muguruza contre Serena Williams alors pour rien vous cocher on a un petit peu l'impression que Serena Williams si elle a décidé de gagner Roland Garros, elle gagnera Roland Garros, quel que soit le niveau finalement de Garbinet Murgorodza, malheureusement pour l'espagnol, mais l'espagnol reste quand même confiant de Christine Anquet, interviewé il n'y a pas que lors de cette finale que j'ai rencontré Serena, je l'ai déjà joué plusieurs autres fois et ce que je peux dire d'elle c'est évidemment qu'elle a un jeu puissant et qu'elle aime dominer, c'est son style je ne sais pas très bien quoi dire sinon qu'elle domine j'ai beaucoup appris ces derniers temps je sais maintenant gérer mes émotions sur le court et en dehors c'est important parce qu'il n'est pas bon de trop montrer ses émotions ou de ne pas les contrôler pendant un tournoi comme celui-ci il faut être très concentré c'est très long, encore plus quand il pleut et qu'il y a des périodes d'attente. Je suis encore en train d'apprendre. Ici, tout s'est bien mis en place et tout marche bien. Mm -hmm. Voilà. Morgorza quand même relativement confiante pour la finale tout à l'heure. Elle doit Euh, ouais. pour la finale Hog par contre ça c'est dimanche là ce sera Andy Murray contre Novak Djokovic et on a un petit peu aussi l'impression que Novak, Novak Djokovic marche sur l'eau en tout cas bah, il a vraiment tout en main pour gagner son tout premier titre à Roland-Garros il n'a pas perdu un 7 de, du tournoi je crois euh, si je pense qu'il a quand même perdu un 7 ah, exact, enfin, oui. je pense qu'il a quand même perdu un 7 mais quand en, même, quart finale, ouais. en quart de finale En de finale, donc euh, Novak Djokovic est vraiment le grand favori mais Andy Murray attention à lui il a connu un début de tournoi vraiment difficile ce sera donc Andy Murray contre Novak Djokovic deux matchs en finale. 5-7 consécutifs vraiment. oui et ça a vraiment connu un début de tournoi très difficile mais on a vraiment l'impression qu'Andy Murray dans la forme de sa vie d'ailleurs Stan Wawrinka que Andy Murray a battu en demi-finale en fait son favori je pense que je ne l'ai jamais joué Andy aussi fort qu'aujourd'hui ça c'est clair mais bon moi je vois je vois toujours Novak j'ai l'impression même si les derniers matchs ont été serrés j'ai l'impression que Novak quand il est au top un peu partout il, il est juste plus fort que tout le monde et à mon avis, à mon avis il devrait gagner ce match mais bon c'est que mon avis personnel et, on dit il l'a battu à Rome il a fait très serré à Madrid donc euh, il commence aussi à trouver des solutions mais euh, mais voilà j'ai l'impression que Novak il est où il veut être et que maintenant bah, il va jouer sa finale voilà on le sent c'est quand même ça va quand même être serré une série interview qui a été signée avec Christine Anquet ce match sera donc à suivre demain et donc un vainqueur inédit à Roland-Garros ah oui, ce sera la première fois évidemment puisque Raphaël Nadal ah, je ne veux pas revenir avec euh, Raphaël Nadal tout le temps mais c'est vrai que il a gagné quand même pas mal de Roland-Garros 9 à son compteur oh. il soigne toujours sa blessure au poignet et puis un qui a soigné sa blessure et qui est en forme et ça ça fait plaisir à le retrouver c'est Philippe Gilbert il a gagné hier une étape autour du Luxembourg c'est de bon augure sans doute pour les championnats de Belgique qui vont arriver fin juin et puis ainsi surtout pour les Jeux Olympiques de Riz qui auront lieu fin août et puis une dernière info aussi en basket à l'Host a égalisé est revenu à 1-1 face à Ostende. Ostende, c'est un petit peu le Novak Djokovic euh, pour ah bon l'instant euh, du basket dans le championnat de Belgique. Ostende qui a gagné pas mal de titres. Euh, ils sont à la recherche d'un cinquième titre d'affilée en championnat de Belgique. Mais bon, à l'Ost en finale ici, a égalisé à 1 partout et relance un petit peu le suspense. une large victoire en plus. 88-66 face à Ostende. Donc voilà, le suspense est relancé euh, dans cette finale du championnat de Belgique. Il y a la revanche dans l'air. Merci beaucoup Arnaud Montero. Ce ne serait pas un, petit peu, un peu italien ça euh, Espagnol carrément. Espagnol. Ah oui, on avait un choix. C'est une cuisine italienne que l'on va vous servir aujourd'hui, ah, chers amis. Euh, C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez manger Alors, il y aura des pâtes, évidemment. Il y aura des pâtes, il y aura des pizzas, il y aura du tiramisu, il y aura de la charcuterie, des fromages, des vins, de la truffe, il y aura des pains, il y aura... Pff, la liste en est Italie. C'est pas un régime de sportif, c'est tout ça. Hein. Non. <rire> bah il y aura des pâtes. Ah. Aura... Il <rire> y aura des pâtes. En fait, en fait, en fait Arnaud, il y aura des pâtes. Ah, Donc, ça, voilà. ça, ça, et, ça me rassure, et, alors. Et, et ça passe bien, comme et, ça. Il y aura des pâtes blanches. Et voilà. <rire> Allez, en cuisine spéciale, cuisine italienne, ça arrive. Deux, trois légumes. Vivacité. Le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Dis maman, à l'école on a préparé un cadeau pour papa. Et toi, tu vas lui offrir quoi mmh, J'ai pas encore son cadeau ma chérie, mais je sais où je vais le trouver. Chez Planète Parfum. Oh un parfum Bonne idée Comme ça ces bisous vont sentir très bon. Faites papa chez Planète Parfum et profitez de 25% de remise sur le deuxième produit acheté. Offre valable en magasin et sur notre e-shop planèteparfum.com. Alfa Romeo. Alfa Romeo Giulia. Découvrez la nouvelle Alfa Romeo Giulia aux établissements Constant Liège lors de nos portes ouvertes les 11 et 12 juin. Constant Liège et Constant Warem, la passion du service.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 jusqu'à 10h30 en cuisine avec Steve Delonoy et Candice Cotter Bonjour à tous et à toutes Benvenuto Buongiorno Candice <rire> Bonjour à tous Bonjour Steve Cuisine italienne ce matin oui. et Dieu sait si elle regorge de choses absolument magnifiques La cuisine italienne ce qui est intéressant c'est qu'elle se caractérise par une variété une de simplicité. produits. Une simplicité. Une belle utilisation de ces produits dans leur, dans leur état brut, dans leur état beau, j'ai envie de dire, non travaillé. Et en même temps vous avez une grande diversité régionale. Donc vous avez énormément de choses différentes sur ces mêmes produits. travaillés de manière différente au sein du même pays. Oui. Et ça c'est unique. Ça c'est tout à fait l'Italie et il n'y a que l'Italie qui Même au gère... nord de la ville, au sud de la ville, parfois il y a même des disparités. Il y a même des différences, ouais. exactement. Et donc vous avez vraiment quelque chose d'extraordinaire sur cette base de produits frais et Et vous avez des produits qui sont affinés, travaillés, qu'on fait évoluer de manière unique. Ils vous ont avez influencé bon nombre de cuisines ah, dans le monde. Énormément. De, de, toute la, de, on est dans cet esprit de cuisine méditerranéenne et de, la, de, de cette cuisine méditerranéenne, la cuisine italienne avec la cuisine grecque est celle qui a eu la plus sont celles qui ont eu le plus d'influence sur tous les autres pays du monde. Vous allez aux états unis vous allez retrouver des restos grecs, des restos italiens. Vous allez absolument partout dans le monde, vous allez avoir ces deux types de restaurants avec ce type de cuisine. Alors, est-ce qu'on aura de la cuisine Comme dans le pays, certainement pas Et <rire> ça, ça c'est bien normal Et, et c'est juste logique Mais vous allez quand même avoir une, une inspiration Quelque chose d'inspiration italienne ou grecque Qui vous fait voyager Et qui vous donne ce plaisir familial La cuisine italienne c'est ça Et vous avez énormément de très beaux produits On en parlait tout à l'heure, il y a les fromages Il y a les charcuteries Les fromages, tout le monde connaît le parmesan, mais il y en a plein d'autres, on, on en parlera. Plein d'autres qu'on trouve ici, vous ne devez même pas aller euh, euh, là-bas pour avoir... Alors évidemment, vous avez un choix extrêmement vaste là-bas, mais même ici, on trouve vraiment dans les supermarchés maintenant de plus en plus et dans les épiceries italiennes énormément de choses à, à découvrir au niveau fromage. Charcuterie, pareil Et eh bien voilà, tout cela pour euh, Clore en apothéose, cette euh, semaine spéciale italienne sur Vivacité. Vous avez gagné des tas de restos euh, italiens dans le 5 à 7. Ce sera encore le cas aujourd'hui avec notre partenaire, le guide Delta. On vous emmènera vous restaurer dans un bon resto euh, italien. Et puis nous connaîtrons dans la dernière demi-heure de l'émission le lauréat ou la lauréate du grand concours recettes Youhou qui trônait sur notre site internet jusqu'à jeudi dernier. Le ou la gagnante remportera une belle machine à café de Longhi, la Machina italiana pour faire le vrai café italien. La machine italienne. Alors, on a issu, reçu énormément de recettes. On va encore en trier quelques-unes pour être sûr d'être tip-top sur la recette la plus originale et verdict de ce concours tout à l'heure dans la dernière demi-heure de l'émission. 8h30, 10h30, en cuisine. Si on fait un micro-trottoir et si on dit au niveau gustatif, au niveau gourmand, alimentation italienne, quelle est la première chose qui vous bien à l'esprit Bah, les pâtes. La, les pâtes. la pasta, évidemment. Les pâtes, et il y a tellement de variétés de pâtes. Il y a plus de 300 types de pâtes dans la cuisine italienne. Ce qu'on sait moins, c'est que chaque pâte se voit attribuer une sorte de sauce ou une sorte de recette bien particulière. On pense que toutes les pâtes vont pour tout, toutes les préparations. Et ça, par contre, c'est une erreur. Parce qu'il y a énormément de formes différentes de pâtes. Pour une bonne raison, c'est parce que la forme va accrocher la sauce ou la garniture de votre recette, quelle qu'elle soit. Parce que ça ne doit pas forcément être quelque chose de liquide. Ça ne doit pas forcément être un esprit Sauce. ça peut être vraiment le, le petit légume craquant etc, mais il y a une harmonie qui doit se créer entre la forme de la pâte et l'ingrédient qu'on lui ajoute. Vous allez par exemple avoir euh, bon, les spaghettis prenons le bête de spaghettis, nous on le fait bolo, euh, qui est la fameuse sauce ragout en Italie, c'est pas la bolognaise, c'est la sauce ragout qui est beaucoup plus riche en viande que celle qu'on fait nous-mêmes, qu'on fait bolo ici euh, le, le spaghettis pour bien faire, ne devrait fonctionner que sur un filet d'huile d'olive, du basilic, et un éclat d'ail Ça, c'est la recette du spaghetti. Le spaghetti qui est si fluide et qui, a, justement, de par sa longueur et le fait qu'on peut le tournicoter sur notre fourchette, va vraiment agripper cette huile d'olive parfumée à l'ail au basilic, tour de moulin à poivre, tout simple, va avoir quelque chose qui sera intéressant à ce niveau-là. Tout ce qui est sauce un peu plus forte, euh, donc les sauces qui sont plus riches en, en saveur, les sauces au vin rouge, euh, les sauces qui ont cuit longtemps, ce genre de choses, vous, vous pouvez vous permettre d'avoir des tagliatelles qui vont avoir le même pouvoir que le spaghetti, c'est-à-dire d'enrober d'accrocher la sauce d'avoir cette sauce qui se, qui se met tout le long de la pâte mais en même temps en, en, en ayant davantage de superficie sur la tagliatelle qui est plate et plus large pour accrocher ce les éléments de cette sauce qui sera plus forte, notamment de la viande. Si vous avez, par exemple, une pâte striée, les pâtes striées, comme les striés par exemple, sont des pâtes qui vont accrocher les sauces où il y a énormément de petits morceaux, plein de petits légumes, des petites choses comme ça. Tout ça va s'accrocher dans les stries de la pâte. C'est fait pour. Vous allez avoir une fourchette qui sera mieux garnie. Et tout ce qui est petite pâte un peu trop finette, je pense, par exemple, aux, aux stellettes, vous voyez les toutes petites étoiles, toutes ces petites choses qu'on trouve, vraiment mini-formes, ça ce sont des sauces, des pâtes à ragout ou des pâtes à soupe et on ne fait plus vraiment ça on faisait ça quand nous on était gamins les, les, les, les, en gros les, on disait les vermicelles les nouilles, la, so <rire> la soupe de nouilles oui. c'est ça, mais la soupe de nouilles c'était pas les nouilles chinoises à l'époque, c'est devenu les nouilles chinoises mais c'était vraiment les, les petites pâtes italiennes qu'on jetait dans la soupe, c'est quand on était gamins c'était ça, on ne fait plus assez ça parce que ça finalement ça vous fait un repas complet pour 3,50 francs et ça vous permet d'avoir quelque chose qui est gustativement super intéressant et au niveau de la texture aussi, donc à chaque pâte sa recette. Voilà, puis il y a les mots qui chantent, hein, il y a les linguines, il y a les choses. Franchement, vous avez les, les farfales, vous avez les mezzelounes, vous avez vraiment tellement, tellement de très, très belles choses, les agnolotti. Euh, je n'ai pas du tout l'accent, je suis super nul pour ça. <rire> les orequiettes, exactement. Vous avez vraiment... Ça, ça c'est extraordinaire. Voilà, et ouais. faire des orequiettes à la maison, donc les orequiettes, ce sont celles qui sont arrondies et vous les faites au pouce, donc vous devez vraiment avoir ce petit morceau de pâte, mais c'est une question d'habitude, mais vous avez cette petite boulette de pâte, que vous mettez sur le plan de travail et vous devez y mettre le pouce et tourner pour faire cette forme euh, d'orequiette de, de, et qui va en fait être une petite canule qui va vous permettre aussi d'avoir cette sauce qui remplit ce creux et c'est aussi ça qui est intéressant sur l'orequiette ça me donne tout de suite moins envie d'en manger en pensant que quelqu'un a mis son pouce dedans un pouce propre <rire> oh, vous n'imaginez pas quand vous allez au restaurant on fait tout ça avec les mains, vous savez, il n'y a pas de soucis il faut vrai, se faire à l'idée, ça, ça c'est un truc qu'il faut le dépasser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 Sa tasse du miel il regarde par le vasistase le ciel à chaque fois que passe un avion il se dit que c'est peut-être elle qui passe au-dessus de sa maison on lui a dit qu'elle était au ciel Il rêve couché sur un parquet Un rêve couché sur un parquet dans les bras de sa mère dessiné à la craie tous les soirs en secret se descend programmé dans cette émission spéciale italienne on est très portrait dans ce portrait Calogero sur Vivacité Cuisine avec Candice Cotter et Steve Delonois. Candice vous emmène en voyage avec les quelques incontrôlables spécialités de la botte. Ben oui, on parlait fromage et charcuterie. Alors effectivement, fromage, vous avez tellement de choses parce que le fromage a une place de choix en Italie. Au rayon des pâtes dures, le plus connu, le plus typique, c'est le parmigiano-reggiano. Donc ça, tout le monde voit bien, c'est le fameux parmesan. Euh... C'est territorial hein, ce fromage C'est territorial, effectivement, c'est une AOP. donc on... C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas... Euh produire ailleurs que dans certaines régions d'Italie sous cette appellation de parmigiano-reggiano. Maintenant, vous avez euh, aussi d'autres fromages qui ont une autre noblesse. Ce qui est intéressant avec le Parmesan, c'est qu'il a ce goût typique un peu puissant, euh, assez fort, euh, salé, mais en même temps pas si piquant, même en vieillissant. Donc c'est ça qui est sa force. Maintenant, vous avez un tout petit peu moins noble, vous avez le granapadano, qui est un bon fromage à râper, qui est un petit peu plus doux, un petit peu plus acide aussi, moins cher que le parmesan. Mmh. Et c'est celui qu'on trouve de plus en plus dans nos supermarchés. Vous avez le parmesan râpé, donc le reggiano, et vous avez le granapadano juste à côté. Si vous avez déjà fait attention à ça, il est quelque quelques dizaines de cents moins chers, et on se dit, bah, quitte à avoir du fromage râpé, c'est le même principe. Quand on est dans du fromage déjà râpé, j'ai envie de dire oui, effectivement, c'est le même principe. Parce que le fromage déjà râpé, il a perdu de sa saveur, il a perdu de sa splendeur, et il a perdu surtout de son humidité qui lui donne son goût et sa force. Donc en gros, c'est... C'est un truc pour ajouter une note fromagère à votre recette, mais c'est pas ce qui va transformer ah, le truc. je le croque comme ça, moi. Voilà. Mmh. Si vous achetez le fromage tel quel, alors à ce moment-là, ça vaut vraiment la peine d'acheter du parmigiano-reggiano, donc le vrai parmesan, qui, lui, va avoir cette saveur subtile qu'aucun autre fromage n'aura jamais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très sympa. À côté, il non... y a le pecorino romano, Exactement. dans la même famille. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Vous avez le pecorino... Qui, lui, on ne sait pas, mais c'est un des plus anciens fromages du monde. C'est quand même assez drôle. Donc, les Italiens ont vraiment été dans les premiers à faire des fromage. C'est pas le pain comme dans le Il prit il, il le pain et, et le rompit. Rompi. <rire> ah, ça, mon mari s'est apprécié ce ah, genre de blague. La oui. bonne vieille blague. <rire> tous les dimanches, il prit le pain et le rompit. <rire> il l'a donné à ses disciples alors disait, en leur disant prenez, mangez-en tous. Voilà. Ceci est mon corps livré pour vous. On va pas refaire ça maintenant. Mais... Il est salé et piquant, le pecorino. C'est ça qui est intéressant. Et c'est vous avez une variété à râper pour le pecorino qui mûrit plus longtemps. Et ça, c'est un pecorino qui a un goût plus prononcé. Donc, c'est un, pe un pecorino très intéressant. Maintenant, si vous vous en, vous, vous rendez, on va y arriver en français, si vous vous rendez dans une épicerie italienne, là, et vous avez de plus en plus d'épiceries italiennes, euh, même hors Bruxelles. Euh, en Belgique, essayez par exemple un motasio, vous avez un, des cacio cavallone, vous avez du provolone, qui est, ou encore même du taleggio. Ça, ce sont, euh, le taleggio est super intéressant parce qu'il a une capacité à fondre quasi instantanément. Et ça, c'est super pratique en cuisine. C'est pas dur aussi? C'est pas dur aussi. Et vous avez une, vraiment une, une sorte de moelleux qui est absolument incomparable que vous n'aurez sur aucun autre fromage. Donc ça, c'est vraiment un fromage hyper intéressant. Maintenant, c'est pas dur, mais l'Italie se démarque aussi avec des pâtes molles. Hein. Tout ce qui est mozzarella, tout ce qui est mascarpone, tout ce qui est ricotta, tout ça, donc fromage frais euh, fromage tendre là vous avez vraiment quelque chose de sympa parce qu'ils sont très polyvalents vous avez leur faiblesse c'est peut-être un peu leur manque de relief mais leur force c'est leur facilité d'utilisation donc l'un dans l'autre vous avez vraiment quelque chose qui peut être sympa du côté des pâtes persillées vous avez le gorgonzola le sublime gorgonzola qui est fort qui est qui est légèrement sucré quand il est jeune quand il est dolce et qui prend un peu d'acidité en vieillissant bref vous avez vraiment une gamme de fromage absolument magnifique euh, petite info toutes les pâtes dures, elles se congèlent. Donc, si vous avez une, vra une vraie belle pâte dure, vous pouvez la congeler en, en, en gros morceaux et vous la sortez du congèle et vous la râpez. Ah ben ça, c'est un chouette, chouette conseil. James Blunt avec Stay in the Night, 8h56. Celle-là nous conduit vers les informations de 9h. On ira faire un petit tour sur Facebook, évidemment, et au 3063, si vous avez des questions italiennes.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 Je suis le plus grand, l'auto-proclamé le plus grand boxeur de tous les temps. Mohamed Ali est mort cette nuit à l'âge de 74 ans. Il a perdu son dernier combat contre la maladie de Parkinson. Thierry se reviendra sur la carrière de cette légende, plusieurs fois champion du monde. Les bus roulent à nouveau ce matin en Wallonie, sauf dans le Hainaut. Nous serons dans un instant dans un dépôt de Charleroi où des piquets de grève sont encore présents. Les trains circulent à nouveau normalement, une reprise qui n'est que provisoire. La CGSP a déposé un nouveau préavis de grève pour le 12 juin prochain. Encore des orages et des inondations cette nuit en province de Luxembourg. Après Nassogne hier, c'est la commune de Virton qui a été la plus touchée. Elle veut faire vibrer à nouveau le plus beau circuit du monde. Nathalie Maillet la nouvelle directrice de Spa-Francorchamps. Son portrait, ses ambitions. En fin de journal. On s'informe en compagnie de Nathalie Servet. Bonjour Nathalie. Bonjour Steve, bonjour à tous. Il avait plutôt l'habitude de mettre ses adversaires KO, mais cette nuit c'est lui qui a dû baisser sa garde. Casius Clay, alias Mohamed Ali, c'était à l'âge de 74 ans. Il luttait depuis 32 ans contre la maladie de Parkinson. Thierry Luther se retrace pour nous la carrière de ce boxeur américain hors norme. Il fut sans doute le plus grand boxeur de tous les temps, le plus charismatique, aussi le plus populaire, le plus racé et le plus imprévisible, défrayant la chronique tant sur qu'en dehors des rings. Cassius Clay avait vu le jour en 1942 à Louisville, dans le Kentucky, médaillé d'or aux Jeux de Rome en 1960. Il passe à l'heure professionnelle et il devient champion du monde en 1964 à Miami en battant Sonny Liston, jusque-là invaincu de la catégorie poids lourd. Devenu Mohamed Ali par conversion à l'islam, il refuse par la suite de servir dans l'armée américaine engagée au Vietnam. Il perd son titre et cope d'une grosse amante et obtient finalement gain de cause devant la Cour suprême. Il se lance alors dans la reconquête du titre mondial, battu par Joe Frazier en 1971 puis par Ken Norton. Il redevient champion du monde en 1974 à Kinshasa lors d'un combat mémorable face à George Foreman. Dix ans de reconquête patiente d'un titre mondial. Il retrouve Fraser l'année suivante qu'il bat à Manny. Comme de coutume, il agonie sur son adversaire avant le combat, mettant ainsi une pression maximale. Ventard, fanfaron, le verbe haut, Ali aime le show en permanence, mais le déclin commence en 1976 avec la défaite contre Leon Spinks. Il est alors atteint par la maladie de Parkinson et personne n'a oublié son apparition émouvante lorsqu'il allume la flamme olympique des Jeux d'Atlanta en 1996. Et déjà de très nombreuses réactions ce matin au décès de Mohamed Ali, celle de Mike Tyson notamment. Dieu est venu chercher son champion, écrit-il sur les réseaux sociaux. Témoignage émouvant suit de George Foreman, son adversaire dans le célèbre combat de la jungle. Une partie de moi s'en est allée, la plus grande partie. Mohamed Ali sera enterré mercredi prochain à Louisville dans le Kentucky, là où il est né et a grandi. Si vous devez vous déplacer ce week-end en transport en commun, cela sera sans doute plus facile que les jours précédents. Les trains circulent à nouveau, on va y revenir dans un instant. Les chauffeurs de bus ont également repris le volant, sauf dans le Hainaut où la grève se poursuit. Il n'y aura donc pas de bus ce week-end à tourner à Mons et à Charleroi. À Charleroi, des piquets sont encore présents ce matin. Christine Boroviaque, vous vous trouvez devant un de ces dépôts Oui, eh bien je suis ici devant le dépôt Vançon, c'est le plus grand dépôt de bus des techs Charleroi et rien ne roule ce samedi matin. Et ça devrait être comme ça au moins jusqu'à lundi, si pas mardi, vient de me confirmer un délégué CGSP que je viens de rencontrer sur place. Alors depuis mardi dernier, les chauffeurs affiliés à la CGSP eh bien, se croisent les doigts parce qu'ils contestent des mesures annoncées par le ministre fédéral Peters. Euh, ils estiment que modifier le principe des 38 heures semaines va leur faire perdre de l'argent. Mais dans le même temps, eh bien, la dernière assemblée générale de vendredi soir a été euh, contestée, a été houleuse, parce que des agents eh bien, veulent reprendre le travail et parce qu'ils estiment que, eux, justement, eh c'est maintenant qu'ils perdent cet argent. Alors, il faut se rendre compte que, de toute façon, les bus ont été placés en tous sens, ici, sur le parking du dépôt, euh, rendant dès lors impossible toute sortie. La situation est donc littéralement bloquée, mmh. ici, à Charleroi. Merci, Christine Boroviak Sur le rail, je vous le disais, les trains roulent à Nouveau ce matin, la grève a pris fin hier à 22h. Mais attention, ce répit sera de courte durée. La CGSP et le syndicat socialiste annoncent déjà une nouvelle grève à partir du 12 juin. Le syndicat n'a toujours pas réussi à trouver un accord avec la direction de la SNCB. Alors pourquoi les cheminots ont-ils repris le travail Eh bien pour éviter d'être sanctionnés. Après 10 jours d'absence non excusée, les grévistes risquent en effet le renvoi. Pour Michel Abdissi, le président de la CGSP cheminots, ce répit ne marque donc pas la fin des actions. Pas du tout. Nous avons eu, je dirais, beaucoup de nos affiliés qui sont revenus vers nous en nous posant les questions par rapport à la réglementation et par rapport à une éventuelle révocation, si bien que ceux qui étaient dans l'action depuis mercredi passé avaient quand même cette crainte, puisqu'on ne peut pas, on ne pouvait pas leur donner je dirais cette certitude qu'ils ne seraient pas punis, donc voire licenciés, si bien que bon, ben, certains logiquement avaient décidé de reprendre le travail, et donc c'est la raison aussi pour laquelle, bon ben, Pour relancer une dynamique et repartir, je dirais, avec toutes nos troupes, nous avons décidé justement de déposer ce préavis et donc d'attendre le 12, puisque nous sommes obligés de respecter 8 jours ouvrables avant de repartir à l'action. Michel Abdissi, le président de la CGSP cheminot micro de Baptiste Dupin, Ce matin sur le rail, tout semble donc rentrer progressivement dans l'ordre. Quelques suppressions ou modifications ne sont toutefois pas à exclure. Ça roule mieux sur le rail, mais ça va à nouveau bloquer sur les routes. Les camionneurs remettent le couvert contre la taxe kilométrique. Ils ont annoncé de nouveaux blocages dès demain soir, 22h, aux frontières belges. Et l'action risque de durer, prévient le syndicat des indépendants. Sachez encore, pour clore ce chapitre social, que les métallos de la FGTB ont à leur tour déposer un préavis de grève. Un préavis qui court jusqu'au 31 décembre en soutien aux actions menées ces dernières semaines par la CGSP contre la politique du gouvernement Michel. De fortes pluies et des inondations, cela fait plusieurs jours que ça dure. Cette nuit, des nouvelles averses orageuses ont touché le sud-est du pays, les provinces de Liège et du Luxembourg. On fait le point avec vous Marie Bourguignon. Comment s'est passée la nuit Eh bien, c'est la commune de Virton et ses alentours qui ont été le plus fortement touchés. De nombreuses caves ont été inondées, des coulées de boue ont envahi les routes. Les pompiers ont dû intervenir plusieurs dizaines de fois entre 19h et 3h du matin. La région de Verviers a été impactée elle aussi avec Plusieurs interventions de pompiers pour vider des caves à Welkenrad, Baptiste et Herve, notamment. Des averses ont aussi touché la ville d'Arlon en fin de soirée. Les pompiers ont dû intervenir notamment pour dégager des routes inondées et encombrées par des arbres. La journée d'aujourd'hui s'annonce semblable à celle d'hier avec beaucoup d'humidité et des risques d'averses orageuses et de fortes pluies au sud-est du pays. En France, le zouave du pont de l'Alma à Paris a toujours la tête hors de l'eau et devrait la garder. Le niveau de la Seine, qui n'avait cessé de monter jusqu'à plus de 6 mètres, diminue légèrement depuis cette nuit. Les musées du Louvre et d'Orsay vont rester fermés jusqu'à mardi. Ce matin, 18 000 foyers français sont toujours privés d'électricité à cause de ces intempéries. En Allemagne, la foudre est tombée hier soir sur le site où se tenait un festival de rock dans la région de l'Eiffel. Plusieurs festivaliers ont été blessés. Les opérations de sauvetage se poursuivent au sud de la craie où un bateau de migrants a fait naufrage hier. Des centaines de migrants pourraient avoir disparu puisque l'embarcation comptait 700 migrants selon l'Organisation internationale pour les migrations. Et en Belgique, il n'y a jamais eu aussi peu de migrants. Du coup, le gouvernement fédéral a décidé hier de fermer certains centres d'accueil, 12 au total. Il s'agit des centres pour demandeurs d'asile privés de Walcourt, Binge et Saint-Ode notamment. Ces centres honoreront leur contrat d'un an mais au-delà, c'est fini. Avec à la clé, bien sûr, un nombre important d'emplois perdus. La communauté italienne en fête fait ce week-end pour célébrer les 70 ans des accords conclus entre la Belgique et l'Italie. Ces accords ont permis à la Belgique de faire venir la main dœuvre nécessaire pour travailler dans les charbonnages en échange de milliers de tonnes de charbon envoyées en Italie. De nombreuses activités sont organisées un peu partout, notamment dans le Hainaut, à la cantine des Italiens à la Louvière. Le programme avec Cédric Loriot. Dolce Italia, c'est le nom de cette grande journée de souvenirs et de fêtes aussi ce samedi à la cantine des Italiens, un site hautement symbolique le long du canal du centre, avec ses baraquements construits en 1947 pour loger les mineurs et ouvriers italiens. Pascal Fortin le directeur. C'est un témoignage vivant puisque cette cantine, bah, il y en a très peu en Belgique. On voit dans quelles conditions euh, ces immigrés étaient logés. On a reconstitué dans un petit musée une évocation euh, de l'époque. Et aussi, cet après-midi-là, il y aura aussi une visite guidée où seront présents d'ailleurs euh, des anciens mineurs de la première vague euh, d'immigration. Au programme Expo Historique, animation, balade en vélo jusqu'au charbonnage de Bois-du-Luc ou en bateau sur les ascenseurs du canal. La fête aussi tout le week-end à Charleroi, à Montigny-sur-Sambre, où différentes associations italiennes italiennes présenteront la gastronomie de huit régions d'Italie. Bruno Tundo, l'organisateur. C'est surtout le fait de retrouver sur la place des Montigny, sur son, pratiquement la moitié de l'Italie vivante en Belgique, du côté soit des Italiens que de la partie culinaire. Nous avons là différentes régions d'Italie qui sont représentées par les associations italiennes de Charleroi, plus certains commerçants qui viennent d'Italie directement. Le tout en musique et avec l'accueil, la chaleur, les parfums et les accents de l'Italia. En football, Marc Wilmoth a tranché. C'est Toby Alderweireld qui sera le patron de la défense centrale. Jason Deneyer sera lui sans doute le défenseur droit. Mais demain contre la Norvège, le forfait de, le forfait de Thomas Vermaelen empêchera Marc Wilmoth d'aligner sa défense type. En tennis, on connaît les affiches des finales à Roland Garros. Chez les dames, ce sera Serena Williams contre Garbine Muguruza. Chez les hommes, Novak Djokovic tentera de décrocher un premier sacre à Paris face à Andy Murray. Une femme pour piloter le plus beau circuit du monde. Son Son nom Nathalie Maillet, dès le 1er juillet, elle sera la nouvelle directrice générale du circuit. Cette énergie quadragénaire a deux passions, l'architecture et la course automobile. Une rencontre signée Françoise Dubois. Je suis issue d'une famille de pilotes. J'ai commencé à piloter assez tardivement. Et c'est à Franck qu'elle a fait ses premiers tours de piste. Elle est aussi spécialisée dans l'éco-architecture, ce qui dans un écrin de verdure comme Franck Orchand, sera un atout. Quand on va sur le circuit avec toutes les infrastructures immobilières et les bâtiments à gérer, ma vision d'architecte indéniablement est un atout. Son credo pour le circuit Attirer à nouveau le public. Comment On donnera des activités qui permettront au public de venir en dehors des activités pistes où on pourra avoir des familles faire plus des week-ends où on aurait des thèmes, d'autres sports moteurs, d'autres séries internationales où il y a un vrai public. Nathalie Maillet veut aussi miser sur ce qui fait vibrer le public. Les anciennes gloire du circuit. Je veux refaire vivre les mémoires du circuit et ça c'est important qu'on respire le sport automobile belge. Et le mythique rédillon. C'est le virage qui nous fait notre notoriété au niveau mondial. Je voudrais que le public revibre comme dans les anciennes photos qu'on voit. Il y a la sécurité intégrée, j'en suis réellement consciente, mais je pense que je veux qu'on ressente la proximité avec la voiture. Pour avoir été aux états unis sur de nombreux circuits, c'est ça qui fait que le public revient parce qu'on propose un vrai show. Je veux qu'on ressente le sport automobile comme un sport extrême. Nathalie Maillet, la nouvelle directrice générale du circuit de Spa Francorchamps. Il est 9h12, excellente journée à tous, je vous laisse en compagnie de Steve et Candice. En cuisine spéciale cuisine italienne, aujourd'hui le retour de l'info à 10h. Quelques ralentissements à signaler Jean-Marc Strel en vous souhaitant le bonjour. Bonjour Steve, effectivement sur le 42, mons Liège, il y a des travaux entre Boisden et Manage. Alors ça coince, non pas vers Mons mais vers Liège sur plus ou moins 2 km, donc soyez patients. Et puis deux radars viennent de nous être signalés par des automobilistes. Le premier sur le 19, Valenciennes-Mons, entre Anzy et Mons. Et l'autre à Bruxelles, Avenue de Frey, en direction du Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Aussi chaud que soit le vent, les pompes à chaleur Daikin rafraîchissent en respectant l'environnement. Ah. Découvrez tous les avantages des pompes à chaleur Daikin sur daikin.be. jean marche ce matin, le temps reste bien gris. Avec des nuages bas et oh. des bandes brouillard par endroits. Oui, drôle de scénario. Des averses possibles sur l'est du pays aussi. En cours de matinée, de l'air sec en provenance des Pays-Bas s'installe sur le nord du pays. Les températures sont comprises entre 11 et 14 degrés. Cet après-midi, l'ambiance reste grise avec beaucoup de fraîcheur à la côte. Les nuages porteurs d'averses prennent un caractère orageux au sud du Sillon sans brumeuse avec de possibles chutes de grêle. Les averses les plus soutenues toucheront notamment l'Ardenne. Les températures 17 à 18 degrés sur l'est et à la côte aussi. Et puis 20 à 22 degrés partout ailleurs. Et ce soir, un peu de répit. Oui, les dernières averses disparaissent mais les nombreux nuages restent il devrait y avoir du brouillard sur la partie est du pays les températures comprises entre 12 et 15 degrés selon les régions demain dimanche enfin une amélioration avec une matinée globalement soleillée notamment dans le nord les températures grimpent pour atteindre 20 degrés donc ça c'est le matin faut pas crier que victoire trop vite non plus car l'instabilité reste présente avec de nombreux cumulus pouvant déclencher l'une ou l'autre averse voire même des orages toujours dans le centre et l'Ardenne. La Après midi, le temps est lourd avec toujours un risque d'orage. Et vu les conditions, un risque de grêle par moment tout à fait possible. Il fera plus agréable le long du littoral avec un temps plus ensoleillé et un thermomètre pouvant atteindre 23 à 24 degrés. Des grêles à mois de juin, mais le temps devient fou, Jean-Marc. Ah, bah écoutez, on ne sait plus où on va, ni comment s'habiller, ni comment faire. C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible, terrible, terrible, terrible. Comment vous appelez-vous Jean-Marc Ça va, tout va bien. Enfin, je pense. <rire> oui. Vous, c'est... Assistive. Oui, absolument. Vous ah voyez qu'on qu a encore quelques repères. Hein. Oui, oui, oui, on va ah. se, <rire> se contenter de ça. On vous souhaite <rire> la bonne journée, 9h14. Prête à surfer l'immense vague et trébucher sur un château de sable ah Même ce que vous n'avez pas imaginé, nous y avons pensé. Votre assurance voyage à partir de 20 euros. EuropeAssistance.be, you live, we care. 8h30, 10h30, en cuisine. Bienvenue vous qui venez de nous rejoindre, c'est une spéciale cuisine italienne jusqu'à 10h30 avec tout à l'heure avec notre partenaire le guide Delta, un resto pour 200 les boissons dans une belle enseigne resto italien et puis le dénouement de notre grand concours recette de pâtes tout à l'heure entre 10h et 10h30, on saura qui d'entre vous qui a participé à notre concours sur vilesté.pe qui remportera la machine à café expresso de Langui. De long. De Longhi, C'est une belle bête. Hein. Ah, je de... dois dire que ça, c'est de la belle machine. C'est une belle machine avec ça, un beau de design machine... en plus. Ah oui, ouais. avec laquelle vous aurez du plaisir et qui sera superbe dans votre cuisine. Donc, ça, c'est vraiment de la toute, toute belle machine. Voilà, donc le concours a été clos euh, jeudi dernier et donc nous nous décernerons euh, le prix tout à l'heure dans la dernière demi-heure de l'émission. Mais and, avant. And the winner is. And the winner is. Et ça, c'est beau, ça. Ouais, on n'a pas encore mis le, le doigt sur la. On ne peut pas le dire en anglais. anglais. On devra le dire en italien. Ah oui. Ça, ça va être votre job. Il va falloir que je potasse. Ah. Vous avez encore une heure, Max. Oui, c'est ça. Eh je dois voilà. activer mon petit réseau. <rire> Au rayon des beaux produits italiens. Oui. On parlait des fromages, vous avez les charcuteries aussi. Vous avez la mortadelle, tout le monde connaît bien. Et vous avez tout ce qui est jambon cru. Donc vous avez le parme et le san daniel qui sont les plus connus. Vous en avez d'autres, mais ceux-là sont vraiment les plus connus et les plus faciles. Vous avez une jolie coupe, vous avez une, une belle... Euh, comme un ganda, voilà, c'est le même principe. Hein. Vous avez cette texture, cette chair assez serrée, en fait, c'est ça, qui lui donne vraiment ce côté euh, salé, puissant, qu'on peut tout autant faire rissoler pour en faire un petit chips que le laisser vraiment tout doucement fondre dans une sauce pour qu'il libère son goût viandeux et salé. Donc ça, ce sont vraiment des produits polyvalents. Donc ça, c'est le San Daniel et le... Et le San Daniel, le Parme, le Ganda. Donc ça, ce sont des, des, fromages, des charcuteries euh, italiennes de base. Vous avez, vous avez aussi euh, la pancetta, la fameuse pancetta, qui est ce fameux lard l'arrocio italien qui s'apparente à notre lard, qu'on met dans les carbonara traditionnels. Oui. C'est de la pancetta qu'on met là-dedans, c'est pas le, des lardons. Avec le pecorino romano avec, je avec je crois, le pecorino romano c'est ce tout à ouais, fait ouais. vrai et vous avez cette pancetta que vous trouvez aussi parfois euh, roulée donc c'est de la pancetta que vous avez roulée maintenant vous la trouvez parfois émincée chez nous mais roulée, elle peut être parfumée à l'ail si vous en trouvez dans une épicerie italienne de la pancetta roulée à l'ail okay. c'est à essayer à, Alors, <rire> alors, alors en, en toute objectivité c'est pas du tout parce que j'aime l'ail C'est pas mon genre. C'est à tenter effectivement. Ça, c'est trop, en, trop, en en trop en bon. Encore croisé. Mais... Trop, trop bon. Vous avez le lard de colonnata aussi. Le fameux lard que les chefs euh, adorent et adorent depuis un an ou deux. C'est devenu vraiment un truc très à la mode. C'est ce lard blanc qui est un lard d'une finesse absolument incroyable, qui est vraiment la coqueluche des grands chefs. Ça, Si vous n'avez si jamais essayé ça et que, vous, et que vous en trouvez, on en trouve même dans les supermarchés, n'hésitez pas à acheter ça. Ne fût-ce que pour essayer, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Vous avez de la copa. La copa qui peut être Italienne ou Corse, parce que vous avez de la Copa Corse aussi. Euh... Il y a la Copa Cabana aussi. Mais Il y a la... <rire> la Copa Cabana. Voilà c'est pas tout à fait pareil, mais en même temps, c'est aussi, un... aussi un plaisir. C'est aussi. Voilà. <rire> mais La Copa, ce qui est intéressant, c'est que c'est une charcuterie qui est faite à partir des parties nobles du porc. C'est pas des sous-morceaux de la bête. Et généralement, c'est souvent, les charcuteries peuvent être utilisées, et ce n'est pas grave, mais euh, peuvent utiliser des morceaux un petit peu moins nobles de la, de la bête, et c'est pour ça qu'on en a fait des charcuteries à la base. Ici, la copa, ce n'est pas le cas. On est vraiment sur ces parties nobles qui sont salées, qui sont séchées. Euh, vous avez la fameuse Bressaola, qui est connue, qui est une, sur une base de bœuf, donc euh, ça, c'est quand même complètement différent aussi. Euh, c'est la seule, je crois, d'ailleurs, en Italie qui est fabriquée à base de bœuf, il faudrait vérifier, mais je pense bien. Et ça, c'est de la viande marinée séchée, donc c'est vraiment très très sympa dans cet esprit. Euh, euh, aidez-moi, pas fondu, mais raclette merci, merci vous êtes sur la balle et dans cet esprit euh, raclette aussi, tant qu'on y est euh, vous avez le speck euh, qui, qui, qui vient du sud Tirol mais ça c'est vraiment quelque chose, vraiment une charcuterie de montagne quoi, taillée dans la cuisse de porc euh, fumée au bois de hêtre vous avez vraiment cette, euh, ce truc là qui est très euh, très typique euh, de ces charcuteries où il fait plus froid, un petit peu plus froid C'est ça, plus, qui tient plus au corps qui tient plus au corps je bave. Dans un instant, peut-être le rayon salami. Oh, le sal oh, ah, le salami. Bon, les salami. Voilà. Les salami. Et nous aurons aussi euh, l'occasion de vous offrir le restaurant pour euh, deux qui est. Merci d'être sur la balle, oh le Napoli d'Aleandro Il est ignoble, je ne l'ai même pas devant les yeux, <rire> c'est son job à lui. Il est ignoble. Je n'avais pas vos infos devant les yeux non plus. 11h19, <rire> C'est la bonne entente ce matin. Hein ah, <rire> mais je lève quand même. Pas mais ça. bon aussi. Voilà, pas grave. À tout de suite. Ouais, ah, un peu de musique. Frero de la Vega, qui ne pas italien du tout. C'est euh, le chant des sirènes. Ça pourrait. Frero, oui, ça de la la en vega. des parcs, Devant Le menace, les châteaux de sable façonnés de mes doigts. Le temps n'épargne, personne est la seule. Les années passent, l'écho s'évade sur la dune du pilaar. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. C'est combien de masques avons-nous laissé là-bas Poser les armes, prendre le largeur Trouver le calme dans ce vacarme avant que je ne me noie. Oh gré des saisons des photos, mâton Je m'abandonne, ma celluleur d'autrefois Au gré des saisons, des décisions Je m'abandonne Des sirènes, me replonge en hiver, en mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Avec le chant des sirènes. On joue après ça. Et pour toi, qui a le meilleur prix Le meilleur prix Avec le choix, la qualité et les conseils du spécialiste compris <rire> C'est chez Big Mat, bien entendu. Alors cette semaine, ne ratez pas leur folder de promo dans votre boîte aux lettres et sur BigMat.be. Big Mat, bien plus que des matériaux. Profitez maintenant de 5300 euros d'avantage sur la Seat Leon ST Break. Ok, j'achète. Avec système de navigation et phare full LED compris. Ah oui, j'achète. Aide au stationnement avant et arrière, jambes 17 pouces. Oh, j'achète. Siège Alcantara, vitres teintées. Vous fait faites marcher là Mais non. J'achète Profitez maintenant de 5300 euros d'avantage sur la Seat Leon ST Break avec phare full LED et système de navigation. Prime de recyclage comprise sous conditions. Seat. A vous des rétroviseurs tout neufs.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 chez Decathlon et sur Decathlon.be les tentes que soient se montent et se démontent en deux temps trois mouvements. Idéal pour tous ceux qui sont du genre Oh les gars, on voit plus rien là, faut qu'on se pose. Mais aussi pour tous les... Eh hey, les enfants, regardez le sommet Quand on y est, on monte le camp, d'accord Pour eux et tous les autres sportifs, maintenant le sport est plus facile. Decathlon à fond la forme. Claire était bizarre. Elle ne pouvait plus tenir sa tasse. Des difficultés à parler, sa bouche était déformée. Elle ne pouvait plus bouger son bras ni sa jambe.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 Vivacité et la une présente Les Belgian Air Force Days Les 25 et 26 juin Pour les 70 ans de la force aérienne La deuxième wing tactique de Florène Vous ouvre ses portes Patrouille acrobatique, avion d'hier et d'aujourd'hui Hélicoptère, exposition, animation Info BelgianAirForceDays.be Avec l'avenir et Canal C Où elles viennent d'où tes chaussures De chez Maloïc Chaussure Herve. Dans la galerie La Neuve, on y trouve des marques pour femmes et enfants telles que Sweet Lemon, 180, CKS. Tout ça avec des conseils personnalisés pour chaque client. Oh, j'adore Le commerce, autrement, Localize.com Localize.com Pour les matchs de la Belgique à l'Euro 2016, j'irai au Standard ou au Country Hall Ou les deux Rendez-vous sur la page Eurocafé pour plus d'infos. Chaque semaine, vous le savez, grâce à En Cuisine et le Guide Delta, on vous emmène, vous restaurez à deux sans les boissons dans une belle enseigne en Belgique. Aujourd'hui, pour clore cette belle semaine italienne, un resto italien pour deux, les amis. Et on vous envoie au Napoli Leonardo à Scarbec. Non, à Scarbec. À Scarbec. via Chazal, donc l'avenue Chazal. Via Chazal. Voilà. Oui. C'est Quasredici, numéro 46, à oui. Scarbec. Voilà. Alors, euh, pizza Et au feu de bois. Et le restaurant est croix. Pas <rire> enfin, du tout, le restaurant est italien. Vous allez nous fâcher hein, avec, avec nos amis italiens. Attention. Pizza au feu de bois, cuite devant vous, en cuisine ouverte sur la salle. Buffet d'antipasti à volonté. Un menu pour deux sans les boissons au Napoli da Leonardo Ascarbeck c'est possible en jouant maintenant au 6003 03, 60 03. Le mot cuisine pour démarrer votre message avec vos coordonnées complètes et le mot de passe du guide Delta que l'on trouve sur un site internet que l'on connaît bien maintenant, Candice. Deltaweb.be. <rire> Je ne sais pas. Ma, ma si. Ma si. Ma si. <rire> Tant qu'on est dans les très mauvais accents, il y a Nelly qui nous dit, s'il vous plaît, mettez l'accent tonique sur le premier A de Makina. Je vous en serai éternellement reconnaissante, à mon avis. Ses oreilles sifflent et ses oreilles ont mal. Donc, c'est Makina. Oui. C'est ça Mais on, on, on fête cette semaine les 70 ans de l'immigration ouais. italienne. Donc ça fait 70 ans qu'on est là, donc on a perdu l'accent. Hein oui, euh... ou, ou, non, ou, on ou pas nous, crédible personnellement, on ne l'a jamais eu. On n'est pas crédible du tout. c'est pas une seconde crédible, cette histoire. Non. Moi, <rire> je serais bien venu d'Italie. DeltaWeb.fr. <rire> moi, j'aurais bien aimé. Ah oui, ça vous irait bien en plus. Ah, si, moi, j'aurais bien aimé. <rire> pour, pour trouver le mot de mode passe. passe. <rire> Et l'inclure dans votre formule SMS au 6003 pour remporter un menu pour deux sans les boissons au restaurant italien, le Napoli da Leonardo à Scarbeck. Bonne chance. En cuisine, sur Vivacité. Allez, on va clore le chapitre charcuterie avec les, les salamis italiens, évidemment. Les fameux salamis, vous en avez plein. Et vous avez des AOC, comme le cacciatore. Vous avez aussi des salamis de sanglier euh, qui sont produits en Italie, euh, notamment près de Bologne. Donc vous avez vraiment, vous avez des saucissons truffés aussi. Parce qu'en fait, il y a, dans le Piémont, vous avez une production de truffes. Et donc la truffe est un produit italien, que, enfin un produit qui est développé en Italie notamment. Mais vous avez donc des, des produits dérivés sur cette base de, de, de truffes truffe, et, euh, et vous avez aussi des salamis qui sont parfumés. Euh, aux différents fromages donc vous pouvez par exemple trouver du salami au pecorino et ce genre de choses, donc ça ça peut être aussi très intéressant maintenant, charcuterie salami on en a parlé, vous avez énormément d'autres choses en Italie, vous avez le vinaigre balsamique le fameux vinaigre de Modène, Modène oui. donc là vraiment vous avez quelque chose d'extraordinaire vous avez des huiles d'olive, tant qu'on est dans les assaisonnements euh, en huile d'olive vous avez l'huile d'olive des abruzes qui euh, euh, sont sur certaines variétés d'olives, j'ai la de mémoire, il y a la drita dedans euh... euh <coughs> Alecchino, mais je peux peut-être me, me tromper, donc à vérifier. Et vous en avez aussi de l'huile d'olive en Calabre. Vous en avez aussi, surtout, ben évidemment. Ouais. Donc vous en avez aussi en Lombardie, en Ligurie. Euh, voilà, en, vous, vous en avez dans le Piémont. Vous avez de l'huile d'olive extraordinaire dans les Pouilles. Euh, une huile d'olive absolument incroyable dans les Pouilles. Euh, donc ça, vraiment, vous avez des, des produits à découvrir. Vous avez aussi de très très beaux pains en Italie. Chez nous, on pense euh, tout de suite euh, ciabatta et focaccia a priori. Euh, donc le, la focaccia. C'est le pain plat. Vous avez aussi les grisini qui sont apparentés. Ce sont des pains. Mais vous avez aussi tout ce qui est pain sucré, pain de fête, comme le panettone et par exemple avec les fruits confits, euh, qui existe aussi dans diverses euh, versions. Vous en avez euh, même chez nous. Vous les voyez quand ils, quand ils pullulent, dès qu'il y a Noël qui arrive et que vous avez ces panettones qui... Euh, qui sortent, vous en avez parfumé au chocolat, vous en avez euh, nature aussi, hein, vous en avez rien qu'au citron par exemple, vous avez différentes versions. Bon, ça euh, ça c'est très très très bon, ça, ça fait vraiment partie des, des délices de Noël. Mais vous avez aussi des pains moins connus, comme par exemple euh, les, les Rosetta, qui sont des pains qui sont soufflés. Donc en fait ce sont des pains qui, qui n'ont quasiment pas de mie, euh, et c'est vraiment tout à fait typique de l'Italie. Donc ça c'est aussi, que... maintenant il y a le tiramisu, tant qu'on est dans, dans le, je pense à, À fin de repas, je, à, je pense à pain, donc je pense à fromage, donc je pense à pain de, fin de repas. Il y a le tiramisu, bien sûr, vous avez des desserts absolument extraordinaires, vous avez le zuppa inglesé, vous avez énormément de belles choses, vous avez les glaces, les fameuses gelaties euh, euh, en, en Italie qui sont absolument extraordinaires. Euh, tant qu'on était dans les pains, vous avez aussi euh, ces fameuses brioches euh, aux raisins secs, il faudrait que je retrouve le nom, je, je dirais... Ça ne vous dit rien ça, Je crois que c'est des maritozzi, mais il faudrait vérifier avec mon accent qui est... <coughs> hongrois Oui, hongrois aussi, coréen et hongrois, mélangé. Et, et donc ça, voilà, ça fait aussi partie des choses magnifiques. Vous avez des vins italiens, vous avez les pizzas, on n'en a pas parlé, vous avez les pizzas, bien on va en parler, on a encore une heure devant nous. Ah, oh, la polenta, les gnocchis La polenta... Oh, c'est le bonheur Vous avez des capres extraordinaires en Italie Oh, les capres. j'adore les capres. <rire> bon, il y, y a du grain à moudre pendant encore ces, ces deux heures d'émission. Si vous avez des questions sur une recette ou l'autre, recette italienne, ou préparation italienne, évidemment, qu'en est là pour répondre à vos questions. Au 30 63 par SMS, 56 centimes d'euros l'envoi, ou alors la page Facebook. Voici Bruce Springsteen avec Streets of Philadelphia. Ce n'est pas un fromage frais dans cette chanson-là. Ça n'a strictement rien à voir. Aucune influence fromagère dans cette chanson. Pas de cheesecake dans la semaine ouais. italienne. Le boss a clairement démenti... Déjà là, à l'époque de la sortie de cette musique qui est la bande originale du film d'ailleurs, je pense. Street of Bursa. <rire> ça. ça ne va pas ça non. <rire> On va se fâcher avec, of, avec avec avec les amis Samboreuse de Bruce maintenant. Street of Saborès. Il va chanter quand il veut. Hein. Il de est là. De il de est là. Côté là. Know my own face, oh brother. Gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. et là là là pendant de secondes on va vous épargner la fin de ce grand classique du boss en fait Steve veut le faire lui-même je pense que le divorce est consommé entre vous Springsteen et en cuisine Sweets of Philadelphia à tartiner après la pause nous allons revenir avec vos questions et interrogations sur la page Facebook notamment à tout de suite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 Faites papa chez Planète Parfum et profitez de 25% de remise sur le deuxième produit acheté. Offre valable en magasin et sur notre e-shop planèteparfum.com En cuisine, jusqu'à 10h30, sur vivacité. Claude, quoi de meilleur pour accompagner les pâtes que du pesto roquette et noix, pour changer du pesto classique Ah, vous pouvez vraiment jongler. Euh, roquette et noix, c'est sympa. Maintenant, euh, vous pouvez jouer sur euh, des oléagineux qui sont un petit peu plus craquants et qui vont donner une autre texture à votre pesto je pense par exemple euh, aux noix du Brésil qui ont vraiment une texture vraiment beaucoup plus dure. Les noix du Brésil ça peut fonctionner vous faites des très bons pesto sur des noix de cajou par exemple, noix de cajou avec de la roquette mais pas que. Et, par exemple un, un épinard cru et des noix de cajou ça vous fait un pesto qui change complètement et qui va très bien sur une recette de pâte avec du chèvre par exemple et vous avez le meilleur de tous les mondes. Et rien ne vous empêche de mettre des épinards cuits, aussi une petite, un, un, un fond pour faire une sorte de sauce liante chèvre-épinard cuit dans le fond de vos pâtes et d'ajouter la fraîcheur du pesto noix de cajou-épinard cru par dessus, ça c'est tout à fait possible rien ne vous empêche d'ajouter pour pousser le vis une petite quenelle de chèvre détendue avec un peu de crème fraîche mmh. et vous avez quelque chose qui est complètement euh, sympa et limite suffisant quand on reçoit des amis, ça pourrait éventuellement fonctionner comme recette de pâte suffisamment festive oh, vous pouvez, festive c'est pas, pas vous hein. <rire> dis dit donc... Oui, c'est le top de la forme ce matin. Elle percute ce matin. Mais deux, cerveau, deux cerveaux, c'est ce que je vous dis, deux cerveaux. Je n'ai jamais été au top de ma forme comme ça. Laissez mes fesses tranquilles. Mais je n'ai rien dit du tout, je parlais que juste de votre prénom. Non, je suis dit de festive. Laissez mes fesses tranquilles. Fait Steve, exactement. <rire> Alors, vous savez aussi euh, tout ce qui est possible sur la pistache. La pistache qui est un, un oléagineux qui fonctionne bien, mais qui a besoin d'être rafraîchi. Donc, par exemple, si vous prenez une petite salade romaine, on peut faire des très chouettes pesto sur de la salade. Salade romaine bien craquante, à peine bzz, de mixeur. Euh, pistache, euh, huile d'olive, un petit peu de parmeuse. Et là-dessus, vous ajoutez un zeste de citron ou de pamplemousse rose. Et limite un petit jus de pamplemousse rose ou de citron mais un, un squeeze quoi, vraiment juste donner pour le coup de fraîcheur dans des pâtes avec un, un, une, un, déjà juste un fond d'huile d'olive, un éclat d'ail vous avez quelque chose qui se suffit à soi-même et qui est un plat vraiment tout à fait sympa rien ne vous empêche aussi de faire évoluer le pesto on pense toujours à herbes vertes oléagineux, mais par exemple ça peut être très sympa de faire un pesto de citron vous prenez des zestes de citron, du jus de citron de l'huile d'olive, du parmesan j'ajoute là-dedans juste un tout petit peu de menthe, parce que je trouve que ça, ça, ça rafraîchit vraiment et ça joue ce côté acidulé euh, très frais, et vous faites ça en salade froide sur des pâtes qui accrochent bien, genre des pâtes striées, vous avez quelque chose qui est super et qui ne demande rien. Oui. Donc le pesto roquette noix, oui, mais vous pouvez vraiment aller plus loin. Et pesto rouge aussi. Pesto rouge aussi, bien sûr, sur de la tomate ou de la tomate séchée. A priori, toujours de la tomate séchée parce qu'elle a une texture qui se prête davantage au pesto, mais franchement, rien ne vous empêche de cumuler tomate fraîche, tomate qui ne rend pas de jus, hein, vraiment juste la chair, limite témondé pour bien faire, avec la, ou même une brunoise très fine ajoutée une fois que le pesto est fait, pour lui donner simplement un peu de fraîcheur, un peu de mâche différente. La, la mâche de la tomate fraîche est encore différente. Sur cette base de, de pesto euh, tomate séchée, vous avez aussi quelque chose qui sera formidable. Dans un instant, il y a Marianne qui a pas mal de sauge dans son jardin. On sait que la sauge intervient dans, dans des recettes euh, italiennes. Tout à fait. Et donc elle cherche quelques pistes pour... Euh, consommer les, les sauges qu'elle cultive dans son jardin. La question de Marianne dans un instant. Dans la rue pendu à l'iPhone À la télé, il n'y a plus que des festivals de con Aux infos, tu sais plus s'ils disent vrai ou s'ils déconnent Et la pub de partout, c'est sûr que ça te conditionne ha Si vous voyez ce que je veux dire dans cette chanson, les posséder avec Geronimo, Allez, le diable rouge 70 ans d'immigration italienne. Vivacité se colore en vert, blanc et rouge. Tous les jours, gagnez votre restaurant italien dans le 5 à 7 avec Cyril. Samedi, émission spéciale en cuisine italienne. Voyez vos meilleures recettes de pâtes sur vivacité.be, une authentique cafetière espresso italienne à gagner. Et dimanche, dès 10h30, ces années-là, Spécial Italie. Toute l'Italie est sur Vivacité. 5 secondes, ce n'est pas assez. Ce morceau en entier passe bientôt sur Vivacité. Les gars, à la mi-temps, je vais chez Krefel. Mais sur creffel.be ouvert 24h sur 24 livré le lendemain. Creffel. Les meilleurs prix, compris Maintenant, chez Pearl Opticien, achetez une paire de lunettes et recevez la deuxième gratuite, également valable sur les lunettes solaires correctrices. Conditions sur pearl.be <musique> Angry Birds, il a plus rien à casser. Oh Mais on va tout reconstruire grâce au Citroën Jumper. Ouais on est plus efficace avec un utilitaire Citroën. En ce moment, jusqu'à 15 800 euros d'avantage sur les Citroën Jumper, disponibles immédiatement. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Angry Birds, le film uniquement au cinéma. Avant, je me trouvais dans une voiture téléguidée. Vroom et moi, dans une lampe de poche bleue. Mais maintenant, on traîne à la cave.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 Immergez-vous dans le bio du 4 au 12 juin. Producteurs et professionnels du secteur vous accueillent pour une plongée dans la nature. C'est la Semaine Bio. Ferme ouverte, ateliers ludiques et dégustations fleuriront aux quatre coins du pays. Où d'envoi les 4 et 5 juin, place d'Arma Info Infos sur semainebio.be. Une initiative de la PACW. Aujourd'hui, gratuit avec l'écho, notre dossier 12 idées pour s'en sortir. Comme un métro rationnel pour Bruxelles, un vrai tax shift, une Silicon Valley entre les deux Louvains L'écho est parti d'une page blanche, a échafaudé 12 idées et invite tout le pays à dormir dessus aujourd'hui. L'écho, prenez de l'avance. Alors Marianne et cette euh, sauge invasive dans son jardin, que faire avec la, la, la sauge, sauge? Mais La sauge, vous pouvez en faire plein de choses. La sauge, elle fonctionne bien avec énormément de choses. Elle fonctionne bien avec les œufs. Donc vous avez un mariage d'amour avec les œufs de l'omelette en passant par le petit œuf qui cuit, simplement cassé au four sur un morceau de jambon, une, un, une, une tranchette de mozza dans le fond pour dire qu'il y aura un fondant dans le fond. Vous emprisonnez une feuille de sauge, vous cassez votre œuf par-dessus, vous mettez 12 minutes à 180 et vous avez un petit ramequin bien sympa. Euh, persil, pourquoi pas, tour de moulin à poivre, on est bon. Vous, ça va fonctionner aussi avec tout ce qui est... Euh, Viande type euh, agneau, donc euh, dans des burgers d'agneau, on pense toujours coriandre sur l'agneau, on pense éventuellement menthe euh, sur l'agneau, on pense euh, persil plat sur l'agneau, mais on ne pense pas forcément sauge sur l'agneau, or c'est vraiment un mariage d'amour. Donc n'hésitez pas à aller vers ça, ça fonctionne bien aussi sur ce qui est poulet, sur poulet, sur poulet on va y arriver, sur du poulet Dans les gros blancs, là, les fameux gros blancs dont on ne sait que faire Vous tranchez le gros blanc dans sa longueur Vous mettez de la sauge à l'intérieur Éventuellement quelques asperges On est là-dedans, donc deux belles asperges Et vous pouvez ajouter, pourquoi pas, euh, un petit éclat d'ail Tour de moulin à poivre Vous refermez votre morceau de poulet Vous l'enrobez dans une tranche de jambon cru Esprit saltimboca Vous mettez au four 30 minutes à 190 Et vous avez un super repas Et votre feuille de sauge, ce qui est intéressant C'est qu'elle va avoir l'occasion d'infuser dans la chair du poulet de donner vraiment sa saveur Sans voler la vedette aux autres ingrédients Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être un repas facile de milieu de semaine, sans que ce ne soit euh, ni trop cher, ni rien, et, et qui est vraiment joli quand vous servez. Vous découpez le poulet euh, au milieu et vous avez une très très jolie euh, assiette. Donc ça, ça peut être très sympa. Ça fonctionne sur du foie de veau aussi, le, la sauge, si vous aimez ça. Ça fonctionne sur la polenta, la sauge aussi, si vous aimez ça. Et ça fonctionne aussi sur tout ce qui est euh, légumineuse type haricot blanc. Euh, des haricots blancs revenus, une petite sauce tomate euh, tomatée à la sauge, ça fonctionne très très bien, et ça fonctionne aussi très très bien en dessert, la sauge, sur la pomme et l'ananas en tête, mais n'hésitez pas à aller vers ça. Ça fonctionne aussi sur les cacahuètes grillées. Euh, rien ne vous empêche de faire un super pesto, avec de la cacahuète grillée, ça ce sera donc votre lait euh donc vous simplement toastez un peu à la poêle ou au four, vos cacahuètes, vos cacahuètes non salées, euh, et vous mixez ça, avec vous allongez à l'huile d'olive, voire à l'huile de sésame, feuilles de sauge, micro Poignée de roquettes juste pour dire qu'il y a un petit peu plus de verre, mais ça ne doit pas prendre le dessus sur la sauge. Et vous avez un pesto qui est extraordinaire, on en parlait tout à l'heure. Ça, ça fonctionnerait magnifiquement bien sur des gnocchis, par exemple. Vous pouvez faire un beurre de sauge, tant qu'on parle de gnocchis. Un beurre de sauge, c'est simplement la sauge légèrement hachée, ciselée, que vous, faites, que vous travaillez avec du beurre tendre et que vous remettez en ramequin et que vous faites reprendre au froid. Et vous allez avoir quelque chose de sympa. Ça fonctionne aussi sur les raviolis, le beurre de sauge. Donc vous pouvez faire ça. Mm -hmm. Ça fonctionne notamment sur les raviolis qui ont une farce un peu moelleuse, genre ricotta pour le moment ou même en saison, euh, à l'automne genre butternut, c'est super avec, euh, avec de la sauge comme ça, donc n'hésitez pas à congeler votre sauge, votre belle sauge du moment pour en avoir euh, un peu plus loin dans la saison, donc vous pouvez vraiment faire tout ça, vous pouvez aussi faire des très bonnes soupes je vous disais que ça allait bien avec le poulet, faire une bonne soupe de poulet maison, une vraie bonne soupe de poulet avec la carcasse et, met, et la parfumer à la sauge cette soupe vous aurez une, une soupe absolument extraordinaire et la même chose, faites-en des litres et des litres et congelez parce que vous aurez toujours de la très Très belle euh, soupe à servir. Vous pouvez aussi faire de la sauge frite pour faire des très chouettes petits chips pour l'apéro, pour de la déco d'assiette. Ça, ça ne demande rien non plus. Et euh, ça peut décorer vos plats de pâtes, ça peut décorer plein de choses. Donc la sauge, c'est très polyvalent. Il existe une sauge rouge, voire oh. sauge écarlate, Exactement. cultivée au Brésil. Oui, tout à fait. En altitude. Voilà. Et il y a énormément de variétés de sauge. Il faut faire attention parce que certaines sont toxiques. Donc ça, on le sait. Ah. Vous... Savon, on ne le sait pas bah On sait qu'après. Mais non, non, non. On ne doit pas le savoir après. Non, non, non, non. On doit pas. Il faut faire vraiment très attention. La... Vous... Ne dites pas ça parce que ça me stresse. Alors moi, j'ai l'impression que tout le monde sait ça. La sauge, c'est connu pour être... un Alors c'est une plante salvatrice, c'est vrai, qui était utilisée au Moyen-Âge. Ça avez... traite l'aft. Notamment, et c'est une plante qui purifie, c'est salva en latin, c'est vrai, c'est sauvé. Donc c'est vraiment une plante qui, qui, est, qui a énormément de propriétés, mais qui peut avoir, selon ses variétés, une toxicité qui est mauvaise, évidemment, comme pour l'organisme. Et il, il, faut, il faut faire attention à ce qu'on qu plante chez soi. Euh, les lauriers sauge, etc., il faut faire bien attention, il ne faut pas confondre. Maintenant, vous avez de plus en plus de variétés culinaires de sauge. Je pense à la sauge ananas, tant que vous parlez de la sauge écarlate, euh, la sauge ananas, Qui est une, aussi une sauge très intéressante parce qu'elle a cette saveur de, euh, de fruits exotiques. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez planter les yeux fermés dans votre jardin et ça, ça pullule. Hein. La sauge, c'est comme la menthe. Hein. Ça, pff, ça grossit. Hein. <rire> ça, fait, ça fait ce bruit-là. Trop... <rire> mais... C'est le, le bruit du buisson. C'est ça. Bouff. Quand ils se cultivent le champignon magique à la maison, hein <rire> et ça fait boum. Mais même pas. Un peu comme dans l'étoile mystérieuse ça savez, Tintin, <rire> où le, le, le champignon gong gong jusqu'à l'éclatement. Voici euh, Michael Jackson avec Don't Stop Till You On est vers son deuxième album solo Tout début des années 80 Peut-être un chouï avant de thriller hein, dans, ce, dans ce disque euh, la thriller qui allait euh, sortir quelques années après Michael Jackson, l'extrait de l'album Off the Wall, deuxième album solo et premier produit par euh, Quincy Jones. Don't stop till you get enough. En cuisine sur vivacité www.pascaldelfos.be tout l'univers de notre ami que l'on reçoit par téléphone chaque semaine pour le vin copain Pascal Delfos. Bonjour. Bonjour Steve. Hello Pascalou. Bonjour Candice. J'adore votre italien, Steve, ce matin. Ah, <rire> grazie. Ça me fait bien plaisir. Moi, je vois que Pascal ne dit rien sur le mien. Le mien doit être bien meilleur que celui de Steve. C'est le vôtre chante, ma chère confine. Oui, je ne sais pas si c'est positif <rire> ou pas. Je ne sais pas. Je, je, à mon avis, pas, mais c'est pas grave. Ah Merci, moi, je vais Pascal, faire un effort en gentil. français, parce que c'est peut-être mon français qui va déraper ce matin. <rire> <rire> Allez, le vino copino. <rire> <rire> non, le vino copino. Non. Ah. Et le Donc, Vini oh. amici. Ah, le, ah et, oh, joli, joli. Ah, ah. Le vin ah, copain. Oui, on a, on a ouais. refermé les bouteilles ce matin à faire deux, vers 2h. Deux on a terminé notre journée avec euh, notre diogène moderne. Vous savez, quand celui même. qui a inventé la, la barrique en inox, là. Oui, et d'abord, fameux... avant que je l'oublie d'aller plus loin, grand merci à tous ceux et celles qui sont venus le découvrir, qui sont venus voir ce personnage, qui, quelque part, c'est vrai, ressemble plus au, au fils naturel de David Guetta et de Bob Sinclair qu'à un assembleur artisan de cru personnalisé du Languedoc, ce sacré Samuel de Enfin bref, moi je vais vous faire une remontée spectaculaire du sud vers le nord. C'est en effet sur le sauvignon préféré des Belges que je vais vous emmener dans l'AOC pouille fumée. Alors effectivement, celui-ci en 2015 annonce une cuvée réjouissance. Et aux petites heures, ça fait déjà plaisir sur l'étiquette. C'est le domaine euh, bouchier-châtelier et il est chez Match. Alors comme d'hab, Sauvignon c'est une robe pâle, c'est peu soutenu, ça Sauvignon jeune. Et au pif, ça a beaucoup de minéralité, de l'agrume, c'est vraiment du Sauvignon. Et ça continue en bouche ce sacré 2005. Donc il n'y a pas que de l'acidité, il y a aussi du gras, de l'équilibre, du plaisir, c'est nerveux à souhait, sans être trop excitant. Donc c'est franchement bien balancé. Et je vous dirais que la réjouissance annoncée sur l'étiquette, eh elle est en rendez-vous dans le verre, même à 2h du mat. En plus, c'est désaltérant. Et là, ne me demandez pas pourquoi, aujourd'hui, j'apprécie et je me comprends. Sur le retour du palais, on a de la fraîcheur, du frais, Et on en redemande un sauvignon dans cet AOC euh, pouille fumée. C'est vraiment un sauvignon comme je les aime. Alors si vous avez envie de partager cette euh, réjouissance avec moi, eh bien, sortez plus ou moins 12 euros de votre porte-monnaie. Vous allez chez Match et vous aurez une petite pensée pour votre serviteur. Tchin tchin. Merci beaucoup euh, pour euh, ce vino amici. <rire> Merci beaucoup, Pascal Elfos. Et à la semaine prochaine. À mon avis, ça devrait être mal interprété, notre accent. Je ne pense pas qu'on l'excelle qu dans, dans ce genre de truc. Mais en même temps, on est très conscient qu'on est super nul. Hein. Ah, je, on on essaie pas. Veut on est qu'on soit ouais. lucide, oui. Oui, <rire> Sinon, on est super ouais. lucide. Donc, euh, c'est pas comme si. Voilà, on... ah, il, y a, il y a les oreilles qui vont, à mon avis. Euh... Oui. D'ailleurs, on demande pardon on à les tous les aller Italiens aller, ou oui. tous les connaisseurs en Italien qui nous écoutent. Voilà. C'est dit. <rire> 9h54, dans un instant, la suite pour de pas, notre spéciale italienne. Pour ne pas être tué à l'œil tout, tout de suite, quoi. Non, puis on essaie de vous faire voyager autrement, c'est un petit peu le but. Bilingual, quoi. <rire> ça. Voilà. Oui. J'arrête. Ça, c'est du dialecte de Budapest euh... Non, pas du tout. Non, vraiment, vous ne connaissez pas vos classiques. Ça, c'est afghan. Ah, d'accord. Très bien. Ok. Faites un effort. Oui, oui, oui. oui. Enchaînons. Enchaînons. Je... Enchaînons. <rire> Jusqu'au 5 juin, profitez des conditions printemps sur les châssis et portes Bellisol en PVC, aluminium et bois. Rendez-vous dans l'un de nos showrooms ou sur belisol.be Bellisol. .be. Actuellement chez Casa, un barbecue de table pour à peine 25 euros. Découvrez le nouveau des clients sur casachops.com. Casa, maison joyeuse, maison heureuse. Sélection bonjour. Bonjour, carte à l'appareil. Vous offrez des réductions pour les footballeurs connus Ah euh, oui Monsieur Vrayen, oui, oh spécialement pour vous, il y a des promos diaboliques. Et avec vos 50 sélections pour l'équipe nationale, oui, quand même, euh, j'ajoute un pronostic. Ah, oh, spécialement pour moi euh, Ben Non, en fait, c'est pour tout le monde, mais euh, voilà. Profitez de promos diables chez Sélection et participez à notre concours foot. Sélection, meilleur et pas plus cher. On n'est pas des pigeons, vous non plus Alors rendez-vous lundi dès 11h, sur Vivacité. Il découvre RTBF Ovio. Et donc ici, je retrouve tous les podcasts radio. Je n'ai pas le temps de regarder, j'ai la petite épingle. Et voilà, c'est dans mon Ovio, je peux le regarder quand je veux à la maison. Rendez-vous sur rtbf.be slash Ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Marque à suivre. Faites confiance aux spécialistes en chaussures, incontournables pour toute la famille. Retrouvez tous nos magasins sur notre site marque à suivrebe Marque à suivre. You shout a loud But I can't hear a word you say I'm talking loud, not saying much I'm criticized But all your bullets ricochet You shoot me down, but I get up but proof nothing to lose fire away, fire away break a shell. Let me down, but it's you who have further to fall. Ghost town, haunted love. Raise your voice, but sticks and stones may break my bones. I'm talking loud, not saying. En take your far comme tout ça Made in bailey titanium de 13h à 15h, Vivacité vous emmène visiter le monde. À une heure de nos frontières, la Haute-Somme en Picardie est une destination de nature et d'histoire. Nous vous y offrons un séjour à la porte de Bretagne, une jolie maison d'hôtes dans le cœur historique de Péronne, Et en suivant les méandres de la Somme, vous y découvrirez des villages de charme, des étangs et des sites de mémoire. La Grande Évasion, avec Philippe Geniot et Émilie de Kegel.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 Alors, ah, répète, moins 10% chez Tomenko. <rire> moins 10% le samedi 4 juin. Bon, il faudra être prêt hein, pour ce samedi 4 juin. Chez Tomenko, il y a 10% de réduction sur tous nos achats. Alors, on répète, moins 10% le samedi 4 juin. Tomenko, votre animal et vous Voir conditions en magasin. Oh. Côté Vivacité, il est 10h On s'entend avec Julie Bureau. Bonjour Julie. Bonjour Steve, bonjour à tous. La légende de la boxe s'est éteinte cette nuit. Cassius Clay, alias Mohamed Ali, est mort à l'âge de 74 ans. Cela faisait 32 ans qu'il luttait contre la maladie de Parkinson. Mais Arnaud Montero, pourquoi est-ce que Mohamed Ali est devenu une légende mais Parce qu'il a fait parler de lui à la fois sur le ring, mais aussi en dehors du ring. Sur le ring, la confrontation avec George Foreman à Kinshasa est souvent qualifiée de combat de la jungle. C'était en 1974, à 4h du matin en raison du décalage horaire pour permettre aux Américains de voir le combat au huitième round Mohamed Ali mais KO George Foreman il récupère ainsi son titre de champion du monde des poids lourds un titre qu'il avait perdu lors du combat du siècle cette fois-ci face à Joey Fraser, Mohamed Ali c'est 61 combats 56 victoires dont 37 KO mais l'Américain ne parlait pas qu'avec ses poings. c'est pour ça aussi que c'est une légende il a refusé de combattre au Vietnam pour ça il a été déchu de ses titres dont une médaille olympique il C'est surnommé lui-même aussi « le plus grand », ce qui lui a valu, dit-il, une sanction de Allah. C'est en tout cas comme ça qu'il expliquait pourquoi il était atteint de la maladie de Parkinson, car il était fort croyant. C'est pour ça aussi qu'à 22 ans, il a décidé de changer de nom. Cassius Clay est devenu Mohamed Ali. Finalement, l'image de la flamme olympique qu'il a allumée tremblant aux Jeux d'Atlanta en 1996 est trompeuse. Pour reprendre ses mots sur le ring, Mohamed Ali volait comme un papillon et piquait comme une abeille. Merci Arnaud Montero pour toutes ces précisions. La pluie risque encore de tomber aujourd'hui, surtout au sud-est du pays où de nouvelles averses et des orages sont attendus en fin de journée. Cette nuit, des inondations ont déjà touché cette région. Les pompiers ont dû intervenir plus d'une quarantaine de fois à Virton et dans ses alentours. Il leur a fallu vider de nombreuses caves inondées et dégager des coulées de boue qui ont envahi les routes. La protection civile a dû intervenir en renfort. Notez aussi des interventions dans la région de Verviers et d'Arlon. Les trains circulent à nouveau depuis hier soir. Pourtant, syndicats et directions de la SNCB ne sont toujours pas parvenus à un accord. D'ailleurs, la reprise du trafic ne devrait pas durer, Catherine Tonero. Effectivement, Julie, puisque la CGSP a déposé hier un nouveau préavis de grève, dès dimanche prochain, le 12 juin, et pour une durée d'une semaine. En attendant, ça roule donc à nouveau sur le rail, quasi normalement, mis à part l'une ou l'autre suppression de trains et quelques retards, puisqu'après la grève prolongée, le matériel roulant ne se trouvait pas forcément au bon endroit ce matin. Seule la ligne tournée Lille n'est actuellement pas desservie car les rails sont rouillés. Problème qui devrait rapidement être réglé, indique Infrabel. Et du côté des TEC, Catherine, le point noir, là, il se situe dans le Hainaut. Oui, le blocage est total hein, dans la province. Seule la région du centre où 60% des bus circulent est épargnée. Au TEC, Namur, Luxembourg, brabant wallon et Liège-Verviers. On le sait, la reprise du travail a été votée hier, mais la CGSP maintient le blocage et couvre les éventuels grévistes. La des bus devraient donc rester perturbés tout le week-end en Wallonie. Merci Catherine Tonero pour ce point sur la situation des transports publics ce week-end. Les Diables Rouges poursuivent leur, prépa leur préparation à l'Euro 2016. Aujourd'hui, eh elles s'entraînent à Genk avant d'affronter demain la Norvège en match amical. Un match qui se fera sans Thomas Vermaelen ni Yannick ferreira carrasco En tennis, on connaît les affiches des finales Roland-Garros. Chez les messieurs, le numéro 1 mondial Novak Djokovic affrontera Andy Murray. Et chez les dames. La finale, euh, elle se joue aujourd'hui. Elle opposera l'américaine Serena Williams qui espère décrocher son 22e titre en grand Chelem, à l'espagnole Garbine Muguruza. Euh, le, le début de cette finale est prévu aujourd'hui à 15h suite des nouvelles du trafic avec Jean-Marc Strel. Jean-Marc, il y a un accident sur la E19. Effectivement, Bruxelles-Valenciennes à hauteur de Mons, où le passage est difficile. C'est dans la bretelle de sortie numéro 24 en direction de Valenciennes. Il y a des travaux aussi sur le 42 Mons-Liège, entre Boisden et Manage. Ça coince non pas vers Mons, car le chantier est dans les deux sens, mais bien vers Liège, sur deux kilomètres. Et puis, trois radars signalés par les automobilistes ce matin. Le premier sur le 19 Valenciennes-Mons, entre Anzy et Mons, en direction de Mons. L'autre, à Bruxelles, Avenue de Frey, c'est en direction Ducle. Et l'autre sur le 40, Bruxelles-Liège, entre Berlo et Christenay en direction de Liège. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. À 10h05 sur Vivacité, on retourne en cuisine avec Steve Delonoy et Candice Cotter. Et le retour de l'info tout à l'heure à 11h, merci Julie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 de 8h30 à 10h30 en cuisine sur Vivacité. Une spéciale italienne aujourd'hui jusqu'à 10h30 pour clore cette grande semaine italienne sur Vivacité avec des tas de restos italiens remportés dans le 5 à 7 cette semaine et puis le dénouement dans quelques instants du grand concours recette de pâtes sur Vivacité.be. On a fermé le concours jeudi dernier. Si vous avez participé à ce concours, si vous avez été originaux dans la préparation de la recette, eh bien vous aurez une chance de remporter une belle À expression italienne de J'ai bien dit cette fois, non C'était beau. Oh, C'est gentil. C'était magnifique. J'ai besoin de vos encouragements. C'était en fait, je ne l'ai jamais horrible. entendu prononcer de, aussi, de manière aussi magnifique. C'est vrai Jamais. En même temps, je ne l'ai pas souvent entendu. Ça. Ah, ça casse le charme. Ah, pardon. Vous auriez dû vous arrêter il y a quelques secondes, vous étiez ah, bien lancé. Je n'ai jamais entendu quelque chose aussi bien dit. C'est gentil, ça me va droit au cœur. Oui. Bon, euh, une des spécialités en Italie... Dépêchez-vous, je vais le, changer d'avis. Le pain cuit. Le pain cuit, effectivement. Le pain cuit qui est une, une préparation qui est... Une fierté dans les pouilles euh, parce que vous avez, euh, vous avez en, ce pain qui est, qui est un produit qui est mis en avant magnifiquement dans la région. Et j'ai envie de vous en parler parce que c'est vraiment quelque chose qui vous permet d'avoir un repas pour euh, 3,50 francs et qui régale tout le monde et qui est simplement quelque chose auquel on ne pense pas et qui pour moi est l'essence de la cuisine italienne, des légumes, du pain et... On n'en fait rien d'autre, on est dans le produit pur et on a les saveurs qui explosent parce qu'on laisse cuire ça suffisamment longtemps pour que ça ait vraiment quelque chose de tout beau en bouche. Prenez 800 grammes de légumes au choix. Euh, moi, j'aime bien faire un mélange tomate-fenouille. Euh, vous pouvez éventuellement... Mettre quelques bêtes là-dedans si vous aimez, euh, un peu de radicchio si vous aimez ça. Vous avez une amertume qui va se développer avec ça, ça peut être quelque chose que vous aimez, n'hésitez pas. Un oignon, une gousse d'ail, quatre pommes de terre et un pain, un pain entier, non coupé, qui est un petit peu vieillot, légèrement rassis. Vous pouvez ajouter un peu de pecorino si vous le voulez. Vous commencez par détailler tous vos légumes en gros morceaux et vous les faites cuire dans un bouillon pendant une bonne demi-heure. Un bouillon maison ou euh, un bouillon cube. Un bouillon maison. Alors, le bou... Pour le cube ou le maison. J'ai mal, mais non, mais le, le bouillon maison. cube... Le, ouais, le cube, j'ai super mal. Vous retrouvez sur vivacité.be euh, une manière de faire vos cubes maison et c'est vraiment facile à faire, et ça vous permet d'en avoir toujours, c'est congelé, c'est tellement pratique, moi j'ai ça à la maison, ça ne bouge plus, c'est vraiment hyper simple, et ça vous permet d'avoir des ingrédients frais, et d'éviter d'avoir un, un trop de sel là-dedans. Euh, le bouillon maison, c'est rien du tout, quitte à avoir, quitte à ne pas faire son bouillon avec une carcasse de poulet, etc., si vous n'avez pas le courage, ou, vous, ou que vous ne savez pas comment faire, et ben peu importe, vous, en gros, vous... Il vaut mieux même mettre juste de l'eau avec un petit morceau, un, un bel oignon, euh, un morceau de poireau et un bouquet garni, peu importe ce que vous avez, des grains de poivre à la maison, ce que vous avez. Et vous mettez ça avec vos légumes, mais au moins vous avez quelque chose qui ressemblera à un bouillon, qui sera un petit peu plus léger en saveur, mais qui aura quand même... La, moins salé surtout. Moins salé et qui aura la particularité d'être nature et, et propre, c'est quand même mieux. Vous ajoutez votre pain en gros morceaux en fin de cuisson et vous le laissez s'imbiber quelques minutes. En fait, c'est une soupe de pain aux légumes. Et vous servez le pain sur assiette, imbibé, entouré des légumes et vous parsemez de copeaux de pecorino. Donc vous n'allez pas utiliser vraiment le fond de soupe. Mais ce fond de soupe, vous pouvez évidemment le boire à côté, l'utiliser le lendemain, en faire un fond de sauce, en refaire une autre soupe, peu importe. Ça ne doit pas se perdre. Mais l'idée, c'est d'avoir ce pain imbibé de cette saveur de soupe, ces morceaux de légumes tout juste cuit et ce pecorino qui va fondre par-dessus. Un tour de moulin à poivre et vous avez votre recette de pain cuit, typique italienne des Pouilles, et vous avez vraiment quelque chose qui vaut le détour, sur des ingrédients ultra simples. C'est no simple. notre traditionnel bouillon mastel Oui, mais oui non mais si. méditerranéen, mais méditerranéen effectivement, mais vraiment, tout à fait, j'aurais pas forcément pensé à ça et c'est tout à fait vrai. Vous avez vraiment là-dedans euh, des similarités, on est dans quelque chose d'aussi euh, simple et bon d'une certaine manière. Ça c'est Donc... plus par euh, les temps froids quoi. Ah oui, se dit moi, je... honnêtement, je peux manger ça aujourd'hui hein. Pas de... enfin, il fait pas, il fait... pour moi il fait gla gla un peu dehors hein. je pourrais manger ça maintenant ça vous reste... en fait ça reste un joli pain imbibé de belles saveurs avec des beaux légumes ça pourrait même être servi froid euh, en entrée, pourquoi pas même quand vous recevez, si vous faites une jolie petite sauce verte un pesto, n'importe quoi que vous mettez dessus ça pourrait même se justifier, hein. pourquoi pas donc vraiment il ne faut pas hésiter, vous ajoutez quelques belles charcuteries italiennes et vous avez euh, une, une, un esprit euh, antipastique et sympa Pourquoi pas? Si vous recherchez des pâtes, des recettes de pâtes à pizza, évidemment, rendez-vous sur vivacité.be, bien sûr. Il y a toutes les, les astuces et il y a même les. Euh les garnitures. Voilà, vous avez des recettes de garnitures. vous avez la, les recettes de, de trois différents types de pâte, de, de pâte à pizza donc que vous, aimez, que vous aimiez la pâte à pizza fine et croustillante, que vous aimiez la pâte à pizza un petit peu plus haute épaisse, plus moelleuse, que vous aimiez la pâte à pizza entre deux j'ai envie de dire qui plaît un peu à tous, qui ressemble davantage à ce qu'on trouverait dans le commerce, dans les supermarchés euh, ça, ça peut fonctionner aussi vous avez les trois types de pâtes, vous avez plein de garnitures vous avez la recette des pâtes fraîches euh, qui est en gros simplement par personne un œuf pour... Euh, euh, Euh, 100 grammes de farine et un petit peu d'huile d'olive que vous allongez simplement et vous, met, vous malaxez jusqu'à ce que vous ayez votre, votre pâte à pâte que vous mettez en boule 30 minutes au réfrigérateur avant de la passer dans votre machine à pâte c'est pas compliqué du tout à faire, ça se congèle bien vous trouvez tout ça sur uvacité.be Christophe Willem, voici Après toi Les photos, les cadres sont pourtant bien là Vestiges de gloire Douloureuse joie, vidée de l'histoire. Il était une fois, un île, une aile, et l'aile s'envola. Je vais funambule sur un fil de verre. Toutes mes pendules tournent à l'envers. Toi et moi, gravat de rancœur et d'effroi. Il me faudrait en rire, c'est tellement banal. Mais l'autre tragédie a de bal. Je sais, y'a bien pire, je sais. have début, puis à un moment donné, boum, il commence à s'envoler et il nous perd tous quelque part, c'est l'échappée belle c'est surtout nos oreilles qui ont été perdues quand vous avez démarré la même chose que lui fait mais lui est chanteur, donc en oui, c'est son boulot et qu'il le fasse le plus longtemps possible c'était un peu dur ça Christophe Willem avec Après toi, Après la peau ta la da. notre grand gagnant ou grande gagnante du concours machine à expresso, recette de pâtes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 Mes lunettes et lentilles, je les trouve sur optica.be CHU, le service en plus. Pour sa grande quinzaine de l'occasion, le Garage vous offre une deuxième année de garantie sur 80 véhicules de qualité. Garachu à Chêné au pied de la côte d'Ambourg et à Erstal au rond-point Coronneuse. Deux ans de garantie sur 80 occasions Seat et Skoda. Maintenant chez Dovi Awan, la vaisselle gratuite. et 50% de réduction sur la tag à induction. Plus d'infos sur Dovi.be Nous créons votre cuisine. En cuisine avec Candice Cotter et Steve Delaunoy. Oh là, là là là, il y avait du trafic sur notre site internet www.vivacité.be cette semaine parce que, euh, eh bien, vous avez été nombreux et nombreuses à euh, déposer sur notre site web votre recette authentique italienne, recette de pâte pour tenter de remporter une jolie cafetière Espresso euh, Espresso italienne de Longhi, qui a non, qui, non seulement fait tous les cafés, mais en plus, elle a de la gueule, cette machine. Elle est café. super belle. Je dois dire que ça fait vraiment envie. Elle est magnifique et elle sera magnifique dans la cuisine du gagnant. Alors, nous Appelons euh, Sarl et Aveline. Et qui avons-nous au téléphone, Candice Aurélie Bonjour Aurélie Bonjour Aurélie Bonjour Tout en glaxon Et voilà, vous êtes accueillis par le, la, la, la file entière. Vous avez été euh, sélectionnés pour notre grand concours euh, Machine Espresso Italienne. Pour quelles raisons bien, pour une... Tout simplement, la, la simplicité des, des produits et puis l'originalité de la recette. quand L'originalité de la recette et le, la, le chouette mariage d'ingrédients auxquels on ne penserait pas forcément en association. Et en même temps, on part d'une association qui est relativement traditionnelle. Aurélie va nous en parler. Et Aurélie l'a fait évoluer vers quelque chose qui le rend vraiment très original et très moderne. On vous écoute. Donc, vous nous avez posté quoi eh bien, moi, je prépare régulièrement un pesto à l'estragon avec un poulet caramélisé. Mmh. Voilà, alors comme j'expliquais, c'est une recette qui généralement surprend un petit peu, car on connaît les pestos à la tomate et au basilic, évidemment. Et l'estragon, qui est quand même euh, voilà, une herbe un peu particulière, eh bien, moi, j'aime bien faire un pesto à l'estragon. Alors, mmh. pour vous expliquer un petit peu, euh, je prépare mon pesto. Comment on ferait un pesto classique Voilà, ouais. Donc je mets mes feuilles d'estragon que j'ai évidemment préalablement lavées, je mets du parmesan, je fais cuire des petits pignons de pain, je mets mon huile d'olive, je rajoute quelques câpres et alors j'aime bien mettre un, un petit piment aussi avec pour relever un petit peu tout ça. Voilà, Le capres est une bonne idée hein. Ça, c'est vraiment une toute bonne qualité. idée ah, là-dedans. Parce que ça... ça... Ah, ça c'est vraiment... Alors, ce n'est pas parce que j'aime le produit, parce que moi aussi j'aime le produit Aurélie, mais vraiment ça, avec le poulet, qui lui a cette touche très légèrement caramélisée, ça équilibre pour qu'on ne soit pas dans un sucré salé, mais on doit, on soit dans quelque chose qui, avec le petit côté plus caramel du poulet, va juste... Euh, Dessaler le capre Et, fait, et le rendre exactement. plus accessible à tous même si c'est pas forcément Un produit qu'on aime tous Parce que c'est un produit qui oui, est particulier est vrai, Donc ça c'est une super bonne idée de pesto Magnifique idée de pesto et Donc donc pardonnez. voilà Ça c'est pour mon petit pesto Alors euh, au niveau des pâtes Moi j'aime bien prendre des linguines Qui sont mmh. des, des spaghettis plats mmh. euh, On peut le faire également avec des peines C'est plus classique mais ça fonctionne très bien aussi et alors pour mon poulet caramélisé donc je prends mon poulet que je taille soit en dés soit en lamelles selon un petit peu les goûts et alors pour caraméliser mon poulet je fais cuire mon poulet et à la fin de la cuisson je rajoute un jus que je fais à base de miel de sauce soja et de jus de citron voilà je mélange bien à la fin de la cuisson de mon poulet je rajoute ma sauce je mets bien un feu vif pour bien faire caraméliser mon poulet mais pas trop pour ne pas que ça brûle Et alors voilà, une fois que tout, tout est prêt, je fais mes assiettes en cuisine, donc je sers mes pâtes, je mélange mon poulet, je dépose mon pesto par-dessus, et alors ce que j'aime bien faire, à nouveau selon les goûts, c'est rajouter quelques feuilles de roquettes, et alors je fais des gros copeaux de parmesan par-dessus. Donner un peu de volume sur l'assiette, quoi. C'est vraiment exactement. ça pour que ce soit visuellement tout oui, oui. beau. Bon. Ça, c'est une voilà, toute belle recette. Et c'est ce, vraiment... ça fonctionne généralement bien. Ça vous est venu comme ça Vous avez trouvé ça quelque part Eh bien, vous... j'avais trouvé ça quelque part... Euh dans un petit bouquin parce qu'en fait mon homme est très fan des vannes veuées donc ça n'a absolument rien à voir ah c'est drôle ça Et il avait reçu un petit bouquin qui associait des images de Vannes avec des recettes de cuisine. C'est excellent Ah, ouais, original ça C'est voilà. super, original, super original Voilà, et donc j'avais trouvé la recette là-dedans et j'ai testé et on, on s'est dit, ouais, c'est super bon, ça fonctionne bien. Et Je vois dans votre mail que vous nous avez fait que de temps en temps vous ajoutez un petit peu d'ail des ours là-dedans quand on est dans la saison, oui, etc. Oui, donc vous la faites évoluer après. aussi selon votre goût Exactement. et ce que votre famille oui. aime. Donc on est vraiment dans quelque chose, ça c'est vraiment des ingrédients gagnants à tester de toute urgence. Merci Aurélie pour cette recette et ça fait de vous mais la, grande, grand gagnante, oui. la on, grande gagnante on, on, on ira boire la petite tasse de café chez vous à Sardam, hein, Oui, mais... avec <rire> grand plaisir merci Aurélie et bravo aux autres évidemment qui, euh, qui ont aussi fait preuve d'originalité sur, euh, sur notre site internet et beaucoup de euh, bah, beaucoup d'espoir en tout cas. Et beaucoup pour... de belles recettes. Merci ouais. à vous parce qu'il y a eu vraiment des très jolies choses. J'ai vu des recettes de lasagne traditionnelle de grand-mère italienne qui sont absolument magnifiques avec des, des, voilà, des, des, des garnitures sur une base de ricotta mais qui est vraiment travaillée longuement avec des beaux légumes qui sont confits dans leur jus. Il y a vraiment des très très très jolies choses donc vous nous avez envoyé beaucoup de belles choses. Ça a été d'ailleurs fort difficile de choisir. Ouais. Mais ici ce qu'on a vraiment, euh, on a vraiment eu notre œil attiré par la recette d'Aurélie qui a, qui a vraiment ce côté très original et qui qui en même temps pourrait plaire à tous parce que finalement c'est une base de poulet et d'estragon et c'est quelque chose qu'on connaît bien. Donc c'est quelque chose qui permet de revisiter aussi, parce qu'on on, on fait évoluer ici, on n'est pas dans des produits italiens-italiens, l'estragon n'est pas du tout quelque chose qui est utilisé en Italie et, et ça vous permet vraiment d'aller vers un bon mix de genres et un bon mix de, de cultures. Donc c'était ça aussi qu'on avait envie d'applaudir. Voilà, on félicite encore Aurélie et on accueille Phil Collins avec A Groovy Kind of Love. C'est du slow, on peut danser. de pâte, etc. On ne va pas tomber sur la perle rare et on va pouvoir garder la machine expresso. Pour nous, Il la espérait. Delonghi, on, a, on aurait rêvé d'avoir ça sur notre plan de travail. Il espérait. Mais non, Aurélie est passée par là et c'est elle <rire> qui rafle la, la belle machine à café. Encore bravo à elle. Quelques bonnes adresses d'épicerie italienne avant de se quitter. Oui, c'est Bernadette qui nous demande ça. Euh... Vous avez quelques bonnes adresses, notamment Italia Authentica, euh, qui est à Drogenbass, à La Louvière, à Liège, à Wavre, vous ne pouvez pas vous tromper, très beau magasin. Vous avez Cita, qui est à, Marsele, à Marcinelle, à Failly, les Manages, vous ne pouvez pas vous tromper non plus, très beau fromage, chez Cita. Vous avez Mercatino à Charleroi, vous avez Bella Sicilia à Morage, donc vous avez vraiment euh, différentes épiceries italiennes qui pullulent hors Bruxelles, donc n'hésitez pas vraiment à aller dans, dans ces endroits-là, vous trouvez absolument tout, vous vous laissez tenter, c'est clair, c'est juste magnifique, Produit-là, c'est juste magnifique, mais ça vaut tellement le détour. Voilà, vous avez cité Morage, qui est la, la, la, la terre natale de Renato Carati, que vous avez souvent entendu dans cette émission. Il, il est dépouillé et il va bientôt quitter euh, Mons et sa table des matières pour un, un autre projet ambitieux. Renato Carati, on a une pensée pour lui en cette semaine italienne. Thomas Loridez est là. Bonjour à tous les deux, bonjour à tous. Buongiorno, Thomas. Buongiorno. Buongiorno, Tomato. Le, le... C'est comme ça qu'on dit Je ne sais pas. <rire> Sinon, bah, a... Je vais vous laisser euh, <rire> bah, arriver l'air ou... chaud. Ça, bah... ça tombait très bien, non, je trouve ça. C'était bien, c'était drôle. non Bon, Le week-end italien se poursuivra demain puisqu'on offrira la compil Viva Italia. Absolument. Deux, voilà. Et puis euh, aujourd'hui, écoutez euh, les albums du moment. Ceux de Florent Pagny, Renaud, Christophe Maët, Joyce Jonathan et Puggy. En italien, ça donne quelque chose peut-être, non bah, Moi, je suis juste en train de me dire que ça ferait Candico pour moi et ça, c'est le sale sucre. Donc moi, c'est vraiment nul, quoi. La mamma Candice. Ah, aussi. Ah, C'est mieux <rire> la Candice. Voilà, ça. Je vous laisse entrer les mains de Thomas <rire> Attention, soyez sage. Bonne matinée. Dans la galerie La Neuve à Herve Trouvez les plus belles idées de décoration Pour votre intérieur à la maison de Julie Juste à côté, vous trouverez Maloïc Vêtements Toutes les collections et marques tendances Pour toute la famille Boutique ouverte sur le temps de midi Le commerce, autrement Localisez.com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 Faites papa chez Planète Parfum et profitez de 25% de remise sur le deuxième produit acheté. Offre valable en magasin et sur notre e-shop planèteparfum.com. Europe Assistance. You live. We care. Oh Pascal, alors c'était comment les Bahamas La plongée avec les requins Plutôt douloureux. Ah bon Ils ont oublié de fermer la cage Oh non. Et ils t'ont dévoré à moitié Un Que non. T'es tombé à court d'oxygène Non, c'est l'oxygène qui est tombé. Hein Sur mon pied droit. Trois cassés. Oh ah.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 sur Vivacité. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Ravi de vous retrouver et de passer avec vous ce premier week-end de juin, même si avec la météo on se croirait plutôt en novembre. Bref, dans l'actu musicale de ce samedi matin, je vous parlerai tout à l'heure du chanteur belge Nicolas Michaud, c'est l'ex-membre du groupe ET67 qui se lance en solo. Nicolas Michaud à découvrir dans le Tip Top Plus ce sera tout à l'heure à 11h moins 5 à 11h30 place à votre Tip Top Monde comme tous les samedis je vous proposerai de faire la connaissance de la chanteuse britannique Anne-Marie Mary et le titre Alarme. Rendez-vous à 11h30 pour en savoir plus tout à l'heure. Dans le buzz du moment, on va commencer à se tourner vers les futurs tubes de cet été et je vous présenterai le DJ Deoro. Des euros et le single Baila, ce sera dans le tip-top bus tout à l'heure à midi moins 5. Et puis dans les news de 12h30, il sera question des nouveaux singles de One Republic, Julian Peretta et Calvin Harris sur Viva. Du côté du classement, maintenant, la semaine dernière, les plaît, dominaient encore les 39 autres. Play et Im for the Weekend à la première place encore la semaine dernière. Un mot aussi sur les sorties du jour, je vous signale tout d'abord celle de Lucas Graham. Old, told, Lucas Graham et le titre Seven Years, première sortie. La deuxième après 11 semaines de classement, c'est celle d'Adèle.